وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في خير الاسلام bienvenue donc a une nouvelle séance de notre série sur le tawhid Allah subhanahu wa ta'ala sur le monotheism aujourd'hui باذن الله عز وجل on commence avec le concept de al qui est la divination ou bien La voyance. Donc, on va parler de ce qu'on appelle « Al-Kohan ».« Al-Kohan »,« Kahin », c'est le singulier, pluriel, c'est « Kohanun », qui sont les augures, ou bien les devins, ou bien les les voyants. Encore une fois, en termes de traduction, ici, en français, il se pourrait qu'il y ait certaines distinctions précises entre toutes ces formes-là, euh, ces mots-clés. Mais, peu importe les mini-disciplines à l'intérieur, pour nous, ce qui importe ici, c'est l'idée. Donc, euh, ça s'appelle « Al-Kahin », Et ça s'appelle aussi al-arraf dans la langue arabe, al-arraf comme c'est écrit dans les dans le fichier sur les sur les mots clés. Et même si certains uléma ici, euh, certains uléma de l'islam bien sûr, ils font une petite distinction entre al-arraf et entre al-kahin. Ils disent al-arraf le qui Al-arraf, le mu'arraf ici fait référence tant «arraf ». C'est avec un « a » bien sûr, on peut écrire « araf » comme ça en français. L'arraf, il dit c'est la personne qui est capable de, de, de, de, de retrouver, comme par exemple des objets ou des choses perdues, mais dans le temps présent, okay? dans quelqu'un qui va on va lui dire il y a un objet perdu j'ai perdu quelque chose il va aller faire on parle pas ici de la bonne méthode bien sûr on va le voir que ça c'est que ça c'est interdit c'est haram il va aller faire des tracés dans le sable par exemple ou bien utiliser des symboles ou des calculs particuliers en utilisant les étoiles ou bien demander l'aide des shayatin de djinns et ainsi de suite pour te dire ah l'objet perdu il se trouve à, à telle place donc ça c'est le arraf et certains ulémas ils disent que le kahin Il est différent du « arraf », pourquoi Parce qu'ils disent que le kahin, « kahin », c'est celui qui parle plutôt de, du monde de l'invisible, mais de l'avenir. Donc, « ma'rifatul ghaib ». Donc, ce n'est pas relié au présent, comme un objet perdu, par exemple. Non, c'est reli relié à l'avenir. Il va te dire « ce qui va se passer demain, c'est telle chose. Ce qui se passe la semaine prochaine, c'est telle chose. » Encore une fois, en se basant soit sur certaines pratiques ici de shawada qui se rapproche de la magie, ou bien de l'aide de shayatin, ou bien de tout simplement, comme on dit le essai et erreur, en disant du n'importe quoi pour en fait euh, espérer se retrouver avec avec la bonne réponse. Et bien sûr, ça c'est interdit. Euh, ce qui est le lien, la dernière fois, on a parlé du sehr, de la magie, de la sorcellerie. Le lien, en quelque sorte, et la différence entre les deux, c'est que le lien entre les deux, le point commun, c'est que la voyance, ici, la voyance, elle fait appel au shayatin, tout comme la sorcellerie fait appel au shayatin. Par contre, la différence entre les deux, c'est que la sorcellerie, en général, c'est en termes d'action, c'est avoir un effet, donc le sorcier, il essaie d'avoir un effet sur des personnes sur la psychologie de personnes et ainsi de suite par le biais de shayatin entre autres même si la dernière fois on avait parlé de d'autres formes de sorcellerie qui ne font pas nécessairement appel au shayatin alors que la divinité ici le devin ou bien le voyant Il fait appel au charlatin pas pour faire des actions, pas pour changer des choses, mais pour une information reliée à quelque chose que les gens ne connaissent pas et qu'ils aimeraient ça connaître, que ce soit du présent comme un objet perdu ou bien ou bien de l'avenir. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que la religion d'Allah subhanahu wa taala nous parle de euh, de ce genre de pratique là? Comme aussi première chose, il y a une exception ici. Les ulama ils disent his prédire, parler de l'avenir en se basant sur des calculs qu'on appellerait de nos jours scientifiques, sur quelque chose de concret, sur quelque chose de, de fondé, de le calcul, comme pour la météo par exemple, comme pour prédire Qu'il va avoir une éclipse ce soir. Il va avoir une une éclipse lunaire lunaire dans dans deux jours, dans trois jours. Donc ça c'est une prédiction, mais basée sur quoi Est-ce qu'elle fait appel nécessairement à Non. Donc ici c'est un calcul rationnel. C'est une méthode de de calcul. Ou bien, ici, prédire l'avenir en se basant sur quoi Sur al his al his c'est ce, ce qui fait partie ici des sens, ce qu'on peut voir. Donc, s'il n'y a pas de calculs qui sont, qui sont engagés. Euh, lorsque, par exemple, quelqu'un va regarder un toit. Et il voit qu'il y a de l'eau qui coule là-bas en arrière, de, du fond du toit. Et la personne, elle dit, moi... En tant qu'expert, je te dis ça par l'expérience de ce que je peux voir, ce toit-là, ça va prendre 2-3 heures, il va s'écouler. Comprenez Lui vient de prédire l'avenir. En se basant sur quoi Sur le sens, sur l'essence ici, sur le sur ce qu'il voit et sur l'expérience. Alors, est-ce que ça, c'est interdit Est-ce que ça fait partie de la divinité Bien sûr que non. Donc, ça, ce n'est pas interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il dit ici l'imam Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, il va jusqu'à dire que « Alladhi bil bilhissi inkaruhu qabihun »« Inkaruhu qabihun »« Que reniez » Un avenir qu'on peut prédire par, par le sens, que ça c'est « qabih », c'est quelque chose d'irrationnel, d'inacceptable. Et il dit plus que ça, « Si quelqu'un renie une telle chose en se basant sur la religion, en se fondant sur la religion, ça, ça serait une attaque contre la religion en tant que telle. » En d'autres termes, ce qui nous dit ici, « Ibn Uthayyamin, rahimahullah », Si on va dire à quelqu'un selon des calculs astronomiques et ainsi de suite, il va avoir une éclipse lunaire probablement demain, demain soir. Et quelqu'un va dire "Non non non non non, islam ça c'est interdit de dire ça parce que on peut pas connaître l'avenir." Alors Cheikh Ibn Uthami, il te dit que lui, il vient en quelque sorte de quoi d'attaquer indirectement l'islam. Pourquoi C'est parce qu'il accuse ici l'islam de rejeter des choses qui sont rationnelles, des choses qui sont Qui sont bien sûr, tout ça, tout ça, tout ça, en gardant toujours un point ici, même lorsqu'on prédit l'avenir en se basant sur le calcul ou bien sur l'essence, on garde toujours un point ici qui est quoi Tant que ce n'est pas un présent, on dit toujours « illa an yasha Allah » ou « on y croit du moins ». Toujours, bien sûr, par la volonté d'Allah Azzawajal, ça veut dire qu'on croit toujours que tant que c'est l'avenir, ce n'est pas le présent, ce n'est qu'une prédiction. Ce n'est pas à 100%. Même si les calculs disent que demain, va avoir la neige, demain, va, il va faire froid, il va faire chaud. Si Allah il veut, ça va changer et ça ne va pas être le cas. C'est clair Alors, est-ce que, est que ce point-là, il est clair ici Cette exception ici pour ce qui est de la prédiction de l'avenir, que ça, ça ne, re, ne rentre pas dans le dans le dans le cadre ici de al-kahanaky interdit de la divination qui est qui est interdite ce qui est interdit ici c'est la divination encore une fois basée sur des choses qui sont abstraites qui sont irrationnelles qui sont non fondées ou pire encore qui est basé sur les shayatin donc quelqu'un pourrait être un vrai ici « Kahin » quand on dit un vrai, ça ne veut pas dire que c'est une bonne personne, mais un vrai « Kahin » qui fait appel au « Shayadin » ou quelqu'un pourrait être quoi Un amateur qui n'est pas un vrai « Kahin » mais là, il dit du n'importe quoi, il prétend être un « Kahin » et va dire aux gens wow, « Moi, en me basant sur mes calculs, voilà ce qui arrive la semaine prochaine » et les gens vont lui faire confiance peut-être une fois sur 1000 comme ça de façon en termes ici de probabilité bien sûr c'est logique que parfois il va dire la vérité parce que darbonneradmond Al-Ghaib, quand on dit du n'importe quoi tellement on dit du n'importe quoi qu'un jour le n'importe quoi ça va tomber sur une chose qui est réelle oui Et il y avait une question <rire> Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc même les prédictions qui sont scientifiques et ainsi de suite, comme vous avez quand vous avez mentionné, c'est toujours du dhan, Ce n'est pas du yakin. Ce n'est pas de la certitude qui est irréversible. Ok, toujours l'avenir. Il y a personne qui le contrôle à part Allah subhanahu wa taala. طَيْحُكُمُ اتِيَانِ الْكَاهِنِ وَالْعَرَافِ Qu'en est-il maintenant de celui, bien sûr celui qui fait la divinité, ici la, le Kahin ou le Arraf, bien sûr ça c'est ça c'est, Azza wa Jal, Iyad Billahi Azza wa Jal, il a aucun doute. Mais là on va plus loin, on va à celui qui le consulte, c'est quoi son hukm dans la religion d'Allah Azza wa Jal Celui qui vient pour parler à un Kahin, pour lui dire, dis-moi qu'est-ce qui arrivera demain Ou bien le khan va dire « Moi, je vais vous dire qu'est-ce qui arrive la semaine prochaine. » Et ceux qui viennent pour lui prêter, écoute, c'est quoi le hukm dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première chose. Celui qui vient seulement pour le questionner sans croire en ce qu'il dit. Mais comme on dit, il va vouloir le questionner seulement pour le fun ils veut l'entendre seulement pour le pour le plaisir c'est cool ok quelqu'un va nous raconter des histoires sur la semaine prochaine et dans un mois ainsi de suite l'être humain de par sa nature il aime il est curieux il aime ça entendre des choses sur l'avenir qu'on peut pas voir alors lui il dit je sais qu'il ne connaît pas l'invisible je sais qu'il ne connaît pas l'avenir mais j'aimerais ça entendre ce qu'il dit alors Sa uqouba, de un, c'est interdit, et de deux, sa punition dans la religion d'Allah, c'est que sa salade n'est pas acceptée pendant 40 jours. On va voir le hadith dans un moment, incha'Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui. Ce pas seulement la récompense, c'est même l'obligation On va parler de ça, incha'Allah. On va arriver à Donc, si la personne n'y croit pas, le consulte seulement pour un intérêt, pour un plaisir Malgré ça, c'est interdit. La punition, la salat n'est pas acceptée auprès d'Allah, Azzawajal, pendant 40 jours. Le deuxième cas ici. Donc, on a parlé du premier cas. Le 1. Le cas numéro 2 maintenant, c'est il y croit. Il croit en ce que cette personne-là, elle va lui dire. Alors, là on a 2.A et 2.A B, on a deux cas de figure qui sont qui sont différents. akbar. <inaudible> Qu'il croit que cette personne-là, que ce devin croit, croit connaît le ghaib, connaît l'invisible, connaît véritablement l'avenir. Alors ça, c'est un kuffur qui est majeur. Okay, ça c'est un cofort majeur. Pourquoi c'est un cofort majeur On va voir qu'il y a un hadith de 1, il y a des hadiths, des textes là-dessus, mais aussi d'un point de vue ici principe, c'est parce que elle vient d'attribuer ici un attribut de de divinité à cette personne. Celui qui connaît tout, celui qui connaît le raïb, c'est Allah subhanahu wa taala. Alors dès que je crois que ce arraf ou ce kahin Il connaît l'invisible, moi j'ai la croyance, qu'il ce qu'il dit c'est la vérité parce que lui il connaît l'invisible, ça veut dire, je suis en train de dire qu'il a voilà, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science d'Allah azza wa ta'ala, ça c'est kufrun akbar, oui, il est devenu kafir, ça c'est kufrun akbar, deuxième cas de figure, donc ici le 2.b C'est quoi Alors, celui là il est un peu plus nuancé, un peu plus compliqué. Il ne croit pas qu'il connaît l'invisible. Moi, je ne crois pas que ce Cahen, il connaît l'invisible. Par contre, je crois en ce qu'il me dit. Pourquoi Parce que je sais qu'il fait appel aux shayatin que qui eux yastariquna bien sûr ils vole de l'information on a parlé de ça un peu plus un peu plus tôt dans cette dans cette série c'est clair alors quelqu'un il va dire à ah, lui ça c'est un cahen ça c'est un شيطان par contre s'il l'a dit il doit être sur mes gardes parce que je sais que les shaytans, les shayatin lui amènent l'information vous comprenez alors Il y a un khilaf, divergence entre les ulama là-dessus. Premier avis, c'est que c'est un kafir malgré ça parce que on va voir le hadith tout à l'heure du prophète sallalahu alayhi Celui qui vient et qui croit en ce qu'un kahin il dit, eh bien voilà son hokm, c'est kofr. Et il y a un deuxième avis qui dit que c'est interdit mais ce n'est pas ce n'est pas un kafir, la Numéro 3. Donc le premier Le deuxième. Le troisième. أَنْ يَأْتِيَهُ لِلْمُشَاهَدَةِ فَقَطْ فَهَاذَا مُحَرَّمْ C'est quelqu'un qui est de passage. Donc, lui, il se rapproche un peu du, du premier cas de figure. Okay? Mais quelqu'un qui, par exemple, il passe, euh, comme les, les gens qui vont regarder à la télé, par exemple. Il est en train de, de parcourir les différentes chaînes. Après ça, il y a une chaîne de l'astrologie. Il y a des gens qui sont en train de prédire, de parler comme ça. Il va juste mettre la chaîne. Okay. Il n'est même pas vraiment intéressé, mais juste parce que alors même ça c'est interdit dans la religion dans l'Arabie. c'est pour fermer encore une fois la porte à un développement, à un attachement plus plus éloigné aux paroles de cette personne ou bien à ce qu'elle dit. Et le quatrième cas de figure. Donc le premier et le troisième on peut on peut les résumer, les mettre ensemble. Okay? Dans un certain sens le premier parce que le premier il n'y croit pas nécessairement. Le troisième c'est la même chose, juste il regarde. Le quatrième cas de figure. C'est celui qui vient liyofdhahamrahu. Il vient lui parler, il vient l'entendre. Pourquoi? Pour débattre avec lui, pour montrer aux gens que ça c'est un, que c'est un charlatan, que c'est un shaitan, ok? Alors ça, ce n'est pas interdit la parce que le prophète ﷺ il l'a fait dans le hadith de Ibn Sayyad. Ibn Sayyad dans hadith dans Sahih Muslim. Ibn Sayyad c'est le jeune homme que le prophète ﷺ Doutait de lui, est-ce que c'était lui Dajjal ou non Et même le Sahabah il doutait de lui. longue histoire. Mais pourquoi est-ce qu'il doutait, il doutait de lui, est-ce qu'il était Dajjal ou non Pour plusieurs signes, mais malgré ou bien l'un de, de ces éléments-là qui mettait cette personne-là sous l'accusation ou bien sous le soupçon plutôt, c'était le fait qu'il était un kain, un jeune homme, mais il était déjà quoi Kain, prédisait l'avenir. Il disait voilà. Alors le prophète sallallahu alaihi wasallam il est venu chez lui pour le tester. Il lui a dit. إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِئًا أو كما قال صلى الله عليه وسلم «Je t'ai caché quelque chose ». Certains savants, il dit, ça veut dire le prophète صلى الله عليه وسلم il a caché quelque chose dans son esprit. D'autres ulama, ils disent non, il avait quelque chose d'écrit dans, dans sa main que les sahaba ils ont écrit et il avait dans sa main عليه السلام et il a dit «Dis-moi, c'est quoi cette chose ?» Alors Ibn Sayyad, il a dit ad -dukh, ad -dukh. Alors le prophète صلى الله il a dit wa Malheur à toi, tu ne vas pas dépasser ta, ta limite parce que ce que le prophète wa sallam, lui a caché, c'est quoi C'est al-dukhan, sourate dukhan la sourate de al-dukhan, sourate dans le Coran, sourate la fumée, sourate al-dukhan. Fartaq et que lui, parce qu'il était kahin, il a reçu quoi Une information de ici, l'aide des ashayatin, mais l'information quoi Elle est partielle limité c'est pas toute, c'est pas toute l'information qui a été transmise. Les Shayaters ne connaissent pas tout l'invisible. Vous comprenez? C'est pour ça que le Prophète صلى il l'a testé pour montrer aux Sahabes, et pour lui montrer à lui aussi que il ne connaît pas l'invisible. Il ne pourra pas. C'est pour ça le Prophète صلى a dit إِخْسَفَ لِنَتَعْدُ Tu vas pas dépasser ta Ta limite, ta limite, qui est quoi que tu as l'aide de Shayatin, mais tu ne pourras pas tout connaître sur sur l'invisible. Alors c'est pour cela que les ulama ils disent que celui qui vient pour débattre avec un kahin, pour le tester afin que les gens fassent attention au danger de d'un tel charlatan que ça ce n'est pas interdit. Les hadiths que nous avons là, tu entre autres dans Sahih Muslim, le, un barde azwj le Nabi salam, il dit le prophète sallallahu alaihi wasallam. من أتى عرفا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبله صلات أربعين يوما dit le Prophète صلى الله عليه وسلم tout celui qui vient consulter un عرف, un devin et qui le questione sur quelque chose sa salate ne sera pas acceptée pendant 40 jours sa salate ne sera pas acceptée pendant 40 jours la narration dans Sahih Muslim c'est ce qu'elle dit si tu viens, tu le consultes, ta salate ne sera pas acceptée pendant 40 40 jours. Le simple fait de le questionner. Dans une autre narration qui n'est pas dans Sahih Muslim, qui est dans Musnad imam Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala, ça ajoute le mot « Fasaddaqahu, Fasaddaqahu" ». Il lui fait confiance, il le croit. Donc la différence c'est quoi C'est selon le, le hadith de Sahih Muslim, ça parle de tout celui qui vient... Consulter un arraf qu'il qu y croit ou bien qu'il y croit pas son salat n'est pas accepté pendant 40 jours c'est la c'est c'est la moindre euh, c'est la moindre punition pour une telle personne dans l'autre narration ça parle de celui qui saddaqahu celui qui y croit Mais les ulama ils disent bien sûr celle qui prime c'est la narration dans sahih muslim Pour ce qui est de la salat ici, la question de tout à l'heure, les ulama, ils disent, si quelqu'un, il est venu, il y a même un autre hadith, c'est un peu la même chose sur celui qui boit de l'alcool, celui de Alors, qui vient consulter un devin. Même s'il ne croit pas en ce qu'il dit en se basant sur la narration de Sahih Muslim, ta salat n'est pas acceptée pendant 40 jours. Alors, qu'est-ce que je fais Je fais pas la salat Non, non, non, tu dois faire la salat. Tu dois faire la salat. Pourquoi Parce que c'est une obligation quand même. Si tu ne fais pas la salette, c'est pire, c'est bien pire. C'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement grave. Celui qui ne fait pas la salette pendant pendant 40 jours. Il doit faire la salette, en faisant ses salettes, quoi Il a accompli son obligation. Il n'est pas blâmable pour ce qui est de la salette. Par contre, la salette, il n'y a pas de récompense pour la salette. Vous voyez la différence Il y a celui, c'est comme ici celui, on donne un exemple, il y a celui qui doit... Faire un travail, un travail physique, mais qui sera payé. C'est un emploi. On va le payer à l'heure. Il y a celui qui doit faire un travail. S'il fait pas ce travail-là, il va être puni. Il doit faire le même travail, mais il n'est pas payé parce que c'est du, du travail communautaire que le juge lui a obligé à faire. C'est une obligation qui est de faire ce travail communautaire. Il doit le faire. S'il ne le fait pas, il va être puni. Mais il n'a pas de récompense, il n'y a pas de salaire. Il le fait parce qu'il doit le faire. C'est tout. Vous comprenez Donc ici, la même chose. Sa salade n'est pas acceptée pendant 40 jours, mais il doit la faire, parce que sinon, il va être théorique au salade. n'a pas fait la salade, ce qui est encore bien plus grave. Il y avait une question Oui. Juste comme ce qu'on a dit dans un détail supplémentaire dans une autre, Très très bonne question ici. Bien sûr. Euh... Ziad thiqal est à Ok, oui, on a vu de façon brève dans l'essence du hadith, mais en réalité, il y a les éleves font toutes des recherches, il y a des écrits, des des écrits, des livres sur Ziad thiqa Donc, c'est du cas par cas. Comme dans cette situation-là, si dans Sahih Muslim, c'est exactement le même hadith. C'est pas les deux hadiths. Si c'était deux hadiths dans Sahih Muslim, mais un avec un détail de plus peut-être on va donner plus d'importance à ziad at mais vu que le hadith dans le sahih muslim il n'a pas ce détail la question c'est pourquoi est-ce que le muslim n'a pas rapporté l'autre narration qui contient ce détail c'est fort probable qu'il la connaissait l'autre narration pourquoi est-ce qu'il l'a pas rapporté alors c'est fort probable que ce soit parce que elle n'est pas au même niveau de d'authenticité, L'a dû faire un tardir ici, un choix, de plus comme on va le voir dans un petit moment dans les hadiths qui vont venir tout de suite il y a d'autres hadiths qui parlent du même sujet, ce n'est pas le même hadith et qui sont compatibles avec la narration sans l'ajout, parce que la narration avec l'ajout, elle va nous causer un problème ici donc pour mettre tous les textes ensemble vous comprenez non, ok, alors regardez ici, hadith qui vient juste après, Rawahu Abu Dawood Dans l'hadид d'Abu رضي الله تعال عنه, il dit le الله عليه وسلم من أتا كاهنا فصداقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم Celui qui vient consulter un كاهن فصداقه بما يقول un qui fait confiance en ce qu'il lui dit qui, fait, qui croit en ce qu'il lui dit alors il a renié ce qui a été révélé sur الله عليه وسلم Alors dans cette narration qui est rapportée par Abu Dawood, c'est pas dans Sahih Muslim, mais dans cette narration c'est la même chose. Alors remarquez ici, dans Musnad Imam Ahmed, qu'est-ce qu'on avait la narration C'était quoi Dans Musnad Ahmed, c'était quoi le l'ajout qu'on avait de plus Il croit. C'est quoi la punition Prière n'est pas acceptée pendant 40 jours. Narration de Abu Dawood qui en passant d'un point de vue chaîne de transmission juste elle elle est plus moins authentique que celle de Ahmed ok elle est moins forte que celle de Ahmed ça nous parle de quoi la même chose il croit donc exactement le même cas mais là ça nous dit quoi kafara c'est coffre ici kafir alors si c'est kafir il y a pas lieu de parler de sa salade qui n'est pas acceptée pendant 40 jours parce que le kafir sa salade n'est jamais acceptée Alors là, qu'est-ce qu'on fait Si on fait seulement entre ces deux narrations, on va dire c'est celle de Ahmed qui prime, comprenez. Mais là, on va voir celle qui est la plus forte de tous, qui est celle de Muslim, dans laquelle il n'y a pas y croit, juste le simple fait de venir, comprenez. Sahih Muslim, هنا فسأله عن شيء salatun Alors les ulémas ils ont mis le tout ensemble, qui okay, pour mettre le tout comme on dit le blend ici ensemble, ils sont arrivés à la conclusion que les deux cas majeurs si si tu crois en ce si tu crois en ce que le kahin il te dit, faqad kafara qui est bien sûr En plus de toutes ces narrations, ce qui est avec le principe en tant que tel, parce que même si on n'avait pas le hadith, ici d'un point de vue appliquer le principe, ok, par istihaad ici appliquer le principe, attribuer le de delrayh à autre que c'est du coffre qui est évident, on peut pas trouver un autre ou il à cela. Mais là, ce que les hadiths nous ajoutent comme détail qui est important, et eh bien c'est le fait de venir et de ne pas y croire juste quelqu'un qui vient alors il y a une... même, même pour ça il y a une punition même si quelqu'un dit non, non lui il connaît pas le ghaib c'est Allah azza wa qui connaît le ghaib alors ta salat n'est pas acceptée pendant 40 jours yada billahi subhanahu wa ta'ala a قال هنا فقد كفر بما بما انزل et dans le Coran Karim bien sûr dans le 65 Allah azza wa dit qu'il Il n'ya personne qui connaît Al-Ghayb dans Samawad ou Al-Arde, les cieux et la terre, à part Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith aussi, rapporté par les quatre, ça veut dire Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Maja, ainsi que Al-Hakim, et qui est authentique, il dit, من اتا عرفا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدين Même hadith ici, celui qui vient consulter un Arraf ou bien un Kahin et qui croit en ce qu'il lui dit. Alors, il a mécru, il a renié ce qui a été révélé à Mohamed, sallallahu alayhi wasallam). Et la même chose ici, rapportée par Abu Ya'la. Un autre hadith, mais un hadith maoukouf, pas un hadith prophétique. Ce hadith ici de Ibn Mas'oud parole du compagnon Ibn Mas'oud radhiyallahu ta'ala anhu. La même chose que celui qui vient pour... Euh, ou bien celui qui croit en ce que un kahin a dit eh bien il a renié ce qui a été révélé à Mohammed alayhi wa sallam donc ici il y a plusieurs hadiths OK celui de Abu Daoud celui de Al Hakim celui des quatre ainsi que le hadith de Ibn Masoud qui tous pointent vers le même point ici que y croire c'est kofur après ça on a l'autre hadith sur ne pas y croire nécessairement et eh bien la moindre des choses c'est que ta salat n'est pas acceptée pendant 40 jours хоше hadith, со Сулейд и عمران ابن حُصي نَرَدِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنه حديث بِحُفَّةِ رَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ دَنُو كَالِدِيَ dans lequel il dit, alayhi salatu wa أَوْ «Laysa minna man не не не lahu. не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не не Voilà les cas. il a mentionné plusieurs personnes. Allesa là, la première personne, mentatayyirah, autouyira, l'ahu. Celui qui fait le تطير, On a parlé de ça auparavant et on va en parler. Un je pense, le chapitre, ou bien la section juste après وجل, ou dans deux sections Donc, on va couvrir ça aujourd'hui. Tatayyur, je rappelle ici, c'est quoi C'est le présage, l'augure. Ok. Euh, à, à sa forme la plus simple, comme on va voir un charla Tataïr, ça vient de Attaïr, le pigeon. Donc, ce que les Arabes, ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un pigeon comme ça et ils vont le laisser libre, aller dans l'air, mettant chaque, bien sûr, ils avaient chaque probablement chaque tribu ses propres, ses propres règles. Mais je donne ici juste un exemple, comme certains ulemas l'ont mentionné. S'il va vers la droite, s'il vole vers la droite, c'est un bon signe. On y va, on voyage, on fait la guerre, ok S'il va vers la gauche, c'est un mauvais signe, mauvais présage ici, mauvaise, mauvaise augure. Donc, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas partie de nous. Je me dis ça aussi de lui. Celui qui fait le tataïur ou bien celui qui demande le tatayur. Soit l'augure, ils, ils, ils avaient des gens spécialistes qui ont payé pour faire ça, des augures. On va aller voir cette personne-là qui est spécialiste, c'est un augure. C'est lui qui va faire ça. C'est lui qui va lancer le, pige, le pigeon et interpréter le vol de ce, de ce pigeon. Donc, on va aller le payer, il va faire ça pour nous. Alors, il dit le prophète que ce soit celui qui le fait ou bien celui qui qui fait la demande, le client en quelque sorte. A utakahana autukuhin La même chose, celui qui fait la kahana ou celui qui demande la kahana. Ici, le la euh, divination. Il dit le prophète sallallahu alaihi wasallam ici dans le hadith. Euh, <coughs> Aoussahara, ou celui qui fait la sorcellerie, ou celui qui réclame, qui demande la sorcellerie, la même chose. Après ça, il dit le prophète rassemble la même chose. وَمَن أَتَكَاهِنَ فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ Voir un cahin, alors, et qui croit en ses paroles, et eh bien, il a renié ce qui a été révélé sur Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. فَرْقُ بَيْنَ الْكَاهِنِ Donc, on a parlé de ces deux choses-là. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَا عَنْهُمَا ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله تعالى عنهما, Le compagnon cousin du Prophète, صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce qu فِي قوم يكتبون أَبَاجَاد وينظرون في النجوم. فَقَالَ مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خَلَقٍ Alors Ibn Abbas, le compagnon, on l'a questionné sur des gens qui font abajad. C'est quoi abajad? Abajad, ici, abajad. C'est quoi abajad? Abajad, c'est un tableau d'alphabet en arabe qu'ils utilisaient dans le temps. Et que même les ulama, ils utilisent, ok Je ne le connais pas par cœur, même si j'ai ici une... J'ai ici la... Comment on peut dire ça Le tableau en tant que tel, mais je ne le connais pas par cœur. Par exemple, « alif, alif », ça donne un point. « ba », ça donne deux points. Ça monte, ça monte. Après ça, le « ya », ça devient quoi Dix points. Après ça, ça passe. kaf », c'est vingt points. « lam », c'est trente. « qaf », c'est cent points. Et ça monte jusqu'à « rain », c'est mille points. Alors, il y a une bonne utilisation pour ce tableau là de abjad et il y a une mauvaise utilisation là de ce tableau de Abadjad. La bonne utilisation de ce tableau de abjad, OK, le tableau en tant que tel, c'est pas un mauvais tableau, il y a pas de problème avec avec le tableau en tant que tel, c'est juste un outil même les ulama il l'utilisaient pourquoi Pour résumer des des chiffres et des nombres. Je vais vous donner ici un exemple. Ils disent Abu Hanifa, il y a un poème ici, poésie pour le علم, pas une poésie de d'art, mais une poésie de علم de science. Abu Hanifa, ils disent siqan. Abu Hanifa siqan, qaf, alif, nun, qaf nun ». Pourquoi qan C'est parce que qan selon le tableau ça nous donne 151. Ça veut dire l'année de la mort de Abu Hanifa. Rahimahullah. Comprenez donc, là, ils ont ils ont fait ici euh, Ils disent « c'est pour Abu Hanifa, « Ta'aqa » c'est pour Malik, « Shafi'i » c'est « Durrundara » et « c'est pour Imam Ahmed. ok Donc là ils vont mettre ça dans un verre de poésie. Les enfants pourront mémoriser ça par cœur et comme ça ils pourront faire le calcul pour savoir « Ahmed il est mort quand ?» Malik il est mort quand okay? Donc, Abadjad, ce tableau-là, il est connu chez les Arabes et même plusieurs ulama l'utilisent. Par contre, la mauvaise utilisation ici al-muharram, c'est je ne connais pas comment bien sûr les détails, je n'ai aucune idée, mais les devins, il y a des devins qui utilisent ce tableau-là pour faire des calculs pour prédire l'avenir selon ce que eux ils disent. Alors on a Questionné Ibn Abba sur ces gens-là, sur ces devins-là, et on l'a questionné sur Qaumunian On va parler de ça plus tard, Insha Les personnes qui font de l'astrologie, qui regardent les astres pour interpréter l'avenir. Alors il dit, celui qui fait cela n'a pas de valeur auprès d'Allah Azawajalla. Ça veut dire, ce n'est pas, ce n'est pas un mu'min. C'est un kafir riyaadan Billahi Subhanahu wa Taala. C'est clair. Passons à une autre section, Insha Là, on va parler de du concept de ce qu'on appelle Anushra Anush Anushra la Anushra non Shinra nusharatun, ok. C'est quoi un nushara? C'est traduit, j'ai trouvé ici la traduction en français comme étant le désenvoûtement. Le désenvoûtement, ok. Ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes les mêmes choses. C'est pour ça ici, rappelez-vous rappelez toujours l'importance de comprendre le concept plus que la traduction. Et c'est pas important que ce soit la même chose, ok? Parce que ça, c'est pas des choses de si c'est pas des choses de l'islam, c'est pas des choses de de la vérité. Non, on est en train de parler de choses en général qui sont de mauvaises choses, des choses sur la magie et ainsi de suite. On n'a pas, on a aucun intérêt ni c'est pas important pour nous d'aller comprendre les petites distinctions. C'est quoi des envoûtements dans les sources de la magie OK, j'ai pas ni d'intérêt ni temps à perdre avec ça pour aller chercher des envoûtements exactement ce que ça veut dire et commencer à pratiquer et ainsi de suite. Ce n'est pas de mes affaires. Et si c'est juste un mot qu'on essaie de relier avec parce que habituellement, j'ai trouvé que les traducteurs il traduit nushra par le désenvoûtement même si encore une fois il pourrait pouvait il pourrait avoir, avoir certaines certaines petites distinctions alors c'est quoi un nushra c'est quoi nushra nushra c'est al c'est le fait de d'abolir la sorcellerie d'une victime de sorcellerie donc il y a, quel, a quelqu'un qui est victime de sorcellerie Comment faire pour lui enlever cette sorcellerie Comment faire pour lui enlever le, le sehra Alors, cette pratique-là d'enlever le sehra de quelqu'un qui est pris par la sorcellerie, on appelle ça « an-nushra ». On appelle ça là « la nushra ». Et elle peut venir d'un sehra, d'un sorcier, tout comme elle peut venir d'autre un sorcier. Donc, le problème ici avec la nushra, on va voir, inshallah, qu'il y a d'autres formes de nushra Il y a des formes de nushra qui sont halal, qui sont licites, ok Même si les ulama, comme on va le voir, charla, ils disaient bien, c'est mieux de juste ne pas les nommer nushra. C'est juste mieux de leur donner leur nom correct, qu'on va voir, Inch'Allah. Mais la nushra qui est visée ici plus, celle qui est problématique et bien sûr qui est presque certainement interdite. On va voir les détails, Inch'Allah. C'est quoi C'est quoi le cas problématique ici selon vous Ce serait quelle pratique ici qui serait problématique C'est utiliser la sorcellerie contre la sorcellerie donc allez voir un, un sorcier pour lui dire voilà j'ai un sorcier qui m'a fait du ser ainsi de suite est-ce que tu pourrais abolir cela je vais le payer il va il va me faire il va me faire cela alors il dit est <médiculture> déjà on a déjà monné Il là La première forme de nushra ici, c'est celle qui est licite. C'est quoi? C'est soit en utilisant la rukya du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le do'a, par le Qur'an, ainsi de suite, les pratiques que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a, nous a appris pour enlever la sorcellerie, pour enlever le sehre. Et bien sûr, elle, elle est licite. Il y a aucun doute là-dessus. Mais il dit, c'est mieux de l'appeler Rukia que de l'appeler Nushra. Parce qu'elle s'appelle Rukia. Donc, pour ne pas causer confusion, vu que le mot Nushra, habituellement, il est utilisé pour faire référence, encore une fois, au désenvoûtement par la sorcellerie. Abolir la sorcellerie par la sorcellerie. Alors, c'est mieux de l'appeler Rukia. Et aussi, une forme licite qui rentre avec ça, bien sûr. C'est avec quoi Avec la Avec la médecine, ok Donc parfois c'est avec la médecine, avec les adwiya, plusieurs différentes formes de de euh, de médicaments pour enlever l'effet de la sorcellerie en tant que telle. Donc l'aspect ici est chimique. Donc ça c'est la nushara entre guillemets qui serait licite si on pourrait l'appeler nushara. Celle qui est interdite c'est quoi C'est halushehr ani mashehur an tarikh shehr Le seh, la sorcellerie, par la sorcellerie ou par les les paroles de shirk. Ok Donc, on va te dire, répète ces paroles. Donc, la a ici, mais de shirk. La de a de, de shirk, quelqu'un va te dire, répète ces paroles. Euh, mets ces paroles dans, je sais pas quoi, un pendentif et tu le portes, et ainsi de suite. Ça va enlever la sorcellerie. Alors, bien sûr, ça, c'est ça c'est clairement interdit. Même si on va voir, incha'Allah, qu'il y a une petite divergence à la marge. Bi'ibnillahi, subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir. Commençons avec quelques méthodes que les ulama, ils ont mentionné pour ce qui est de la ruqya. Comment Ici, comment enlever le sehre, comment enlever le sehre de façon qui est clairement licite dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on est capable de retrouver le sehre, il y a un objet qui est le sehre en tant que tel. Ok, disons par exemple, comme ils font le sihr, souvent avec des cheveux. Ok, ils vont prendre des cheveux d'une personne et ils vont faire des nœuds avec ces cheveux-là et ils vont lire des trucs de cirque ici avec Shayatin et ainsi de suite. Et comme il dit, subhanallah, wa ta al-musharrina fathat, il vit elle auqad, celle qui souffle dans les nœuds, comme ça, qui font la sorcellerie. Alors si quelqu'un il trouve ça dans sa maison, quelqu'un il ressent qu'il y a du sihr qui a été fait ainsi de suite. Et après ça, il va trouver Comme c'est arrivé à plusieurs personnes, il va trouver qu'il y a un objet, c'est clairement du sér. Il le retrouve chez lui à la maison. Alors ça, c'est une forme pour enlever le sér. Comment faire ça Les rulamah ils disent, bien sûr, c'est toujours mieux, si possible, de, si possible et si accessible, d'aller consulter quelqu'un qui a l'ilm rèm, qui est raqi, qui se connaît faire roki ashraïa et ainsi de suite, qui a d'expérience de avec ce genre de choses. Mais même si ce n'est pas possible, les rulamah ils disent, tu vas tout simplement le Le défaire, tu vas défaire les nœuds, en même temps, tu vas réciter, en faisant ça, tu vas réciter les mu'awidats. Okay. Tu répètes ça jusqu'à ce que tu puisses défaire tous les nœuds. Après ça, toutes les fouhous, tu vas le détruire ou tu vas le le brûler. Tu vas le détruire ou le brûler en tant que tel. Ça, ça, ça va abolir pleinement le suhr. Oui. Si on a quelqu'un, si on a accès à quelqu'un qui est qualifié, eh bien c'est mieux d'aller donner ça à la personne qualifiée, ok Si on n'a pas accès tout de suite à la personne qualifiée, eh bien on peut le faire nous-mêmes, la haram. D'ailleurs, si on ne sait pas, ou bien si on ne trouve pas, si on ne connaît pas le lieu du sihr, de l'objet en tant que tel, qu'est-ce qu'on fait قال يحل عن طريق الرقيه الشرعيه والادويه المجربه donc là, on peut soit recourir à la médecine comme on a mentionné ou à la ruqya que le prophète صلى الله عليه وسلم, nous a appris entre autres lire sourate al-fatiha lire ayatul kursi lire ayatu al-sihr les versets du Euh, les versets qui nous parlent de seher, qui sont les versets dans Sura Al-Araf à partir de Sura 117, Sura Yunus 79, ainsi que Sura Ta Ha à partir de 68. Vous avez toutes les ayats dans dans les notes de cours, ok? Donc les euh, euh, Charles Azoulay, juste chercher les les euh, les ayats qui commencent par 117, par 79 et par 68 pour ce qui est de cette séance, Inch'Allah, j'ai mis toutes les références ici pour les ayats, donc de Sura Al-Araf, Yunus, ainsi que Sura Ta Ha et euh, ainsi que bien sûr قل هو الله أحد, الفلاق, et الناس. Donc, toutes ces sour ces ayats là dans le et الفاتحة, si on le répète si on les répète souvent si on les fait on va faire la ruqyah sur le mashhour sur la personne qui est victime de la sorcellerie la personne elle va être Elle va être guérie بإذن الله سبحانه و تعال Par exemple, ils disent تقرأوا على الرجول وزاوجاته يومفثوا مع القرا النفث النفث ici, c'est le pff, sorte de souffle, ok? La personne, elle récite surat الفاتح elle fait le النفث ça peut être par exemple dans de l'eau et la personne va Boire cette eau, va se, va se baigner, va prendre un roussel avec, avec l'eau en tant que tel. Une pratique de certains des plus ancêtres aussi qu'ils ont pris de Sahaba et de Tabi'in et ainsi de suite. On va prendre cette feuille de l'arbre de Cidre, l'arbre de Cidre qui est le jujubier, l'arbre de En arabe, s'appelle un En français, c'est le jujubier. On va prendre, encore une fois, ne me demandez pas où est-ce qu'on peut trouver ça exactement. Ça, c'est demander à des spécialistes de la et des plantes et ainsi de suite. Le jujubier, un cèdre. Je sais que ça se trouve du moins en Afrique du Nord. C'est facile à trouver. Donc, on va prendre cette feuille de cèdre. On va les désintégrer, on va les désintégrer, comme les mettre entre deux pierres comme ça, deux roches et quoi Et taper entre les deux roches jusqu'à ce que ça se désintègre, ça devient presque de de la poudre. Après ça, les mélanger dans de l'eau, donc on pourrait les mettre dans une grande bouteille d'eau par exemple, bien les mélanger à l'intérieur, après ça, réciter à l'intérieur réciter à l'intérieur de cette eau en faisant le nafas bien sûr réciter les sourna mentionnés plus tôt Fatiha, ayatul Kursi, Araf, a la personne va boire trois petites quantités de cette eau là et après ça la personne elle va faire quoi elle va Prendre un bain avec cette eau. Tartassilo. Bi-hada al-ma'a va prendre un bain rituel avec cette eau en tant en tant que tel. Wa al-galibu. Li-ulama'a ils disent. Aleykum salam wa rahmatullah. Li-ulama'a ils disent. Bi-innillahi subhanahu wa ta'ala. Ça devrait être suffisant une fois. Mais si la personne a besoin de la refaire deux fois, trois fois. La harad. La faire, la rukia. Dépendamment bien sûr de, de la force ici de. Euh, comment on peut dire ça dépendamment de la, de la profondeur du sihr, de la sorcellerie du mal qui a été causé, il se peut que la personne ait besoin de répéter ça à quelques reprises pour que l'impact de sihr va, va partir de façon totale. Et il y a aussi les douas du prophète sallallahu alayhi wasallam. ces douas, bien sûr, malheureusement je n'ai pas le temps euh, parce que juste pour faire les notes de cours, pour vous juste pour vous dire juste pour faire les notes de cours ça me prend plus de temps que préparer l'autre cours en tant que tel le contenu en tant que tel OK ça prend plusieurs heures pour préparer les notes de cours et les références et tout de suite donc j'ai pas le temps pour mettre les les les les du prophète sallallahu alayhi wasallam c'est un peu plus un peu plus de travail ici que de mettre des références pour le Coran mais vous pouvez revenir encore une fois hisnul muslim ou bien des livres il y a plein de petits livrets ici qui sont en arabe, en français, ainsi de suite, de haroquia, sahihah et d'oua authentique du prophète صلى alayhi عليه وسلم sur la haroquia écrit en arabe aussi avec la translittération pour les personnes qui ne lisent pas l'arabe comme le dua du prophète صلى الله عليه وسلم Allahu marb benees adhi bilbaes wajfi anta shafi la shifa illa shifa ou la dua du, dua du prophète صلى الله عليه وسلم Bismillahi arqik min kulli shir يؤذيك wa min shur min shur kulli nafs او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك donut dua سعيدك بكلمات الله min من كل شيطان الوهم وَعِذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَمَّاتِ مِنْ شَرِمَا خَلَقٍ А ainsi de suite, plusieurs du'a du Prophète du du sur la maladie, sur la sorcellerie, sur l'ruq et ainsi de suite. Et les répéter, les ulama, ils disent aussi la sunnah, c'est de les répéter trois fois. Okay? Chaque du'a, c'est de le répéter. Le, le, le répéter trois fois à chaque avec chaque nafas. Oui, Akhi. En passant, excuse-moi, juste pour l'utilisation des, des feuilles de cèdre, les ulamas disent que ce n'est pas roki, okay, okay? mais c est, c est, ça, ça fait en sorte que roki devienne plus plus forte. Mais si on trouve pas les feuilles de cèdre, on peut on, quand même le faire dans de l'eau comme ça, sans avoir ces feuilles de cèdre. L'utilisation de ces feuilles-là, c'est comme plus, en fonction c'est comme c'est plus au niveau médical, dans le sens comme il y aura un effet contre les feuilles, mais c'est une condition ou c'est pour trop qu'il y a comme un lien Il y a plus comme une raison dans la semaine Taïbe. À ma connaissance, ce n'est pas un lien nécessairement chimique. Ça veut dire un lien nécessairement médical, scientifique. Ok. De ce que j'ai entendu, c'est le fait, entre autres, que l'Azhdil il a mentionné ces feuilles-là que elles fassent partie des feuilles du paradis. Aussi les uléma ils disent que elles ont une odeur, une bonne odeur tellement forte qu'elles répugnent les shayatin, elles repoussent les shayatin, que les shayatin ne prennent pas cette odeur en tant que telle. Wa Taala Donc ça a l'air que ce soit plus un effet spirituel, quand on parle spirituel, ça veut dire lier au monde de l'invisible que quelque chose de, de chimique en tant que tel, de matériel. Wallahu ala. Je ne peux pas donner une réponse définitive là-dessus. Juste une question. Euh, donc, euh, on peut aussi faire directement sur la personne sans l'eau. Ou oui, on, on peut, peut le faire, faire sans. C'est mieux de le faire sur l'eau, mais on peut le faire directement sur la personne. Ok, donc on peut lire faire la rokia, on peut lire ces doha directement sur la personne, même si la personne elle ne boit pas l'eau en tant que tel. Non. Et est-ce qu'il y a un risque pour le rapi que le que le djinn se venge, le djin sur lui? La Ok, la question du risque ici que le djinn se retourne contre toi et ainsi de suite. L'entendre rok si toi tu fais tes doha à chaque fois, et tu fais euh, que ce soit Que tu fasses la rokia ou que tu, fasses, que tu fasses pas la rokia, tu devrais en tant que musulman toujours faire, toujours, toujours faire. Pour ça, après chaque salat, ayatul kursi avant de dormir, ayatul kursi le matin, ayatul kursi. قل هو الله أحد après chaque salat, après faite le maghrib trois fois trois fois au moins matin et soir et plus encore les ulamins ils disent même lorsque tu commences quelque chose tu rentres dans un lieu particulier où tu penses que c'est un lieu dans lequel peut-être il y a des shayatines ainsi de suite tu fais beaucoup de dhikr d'Allah azzawajal et tu y... Shà Allah Subhanna wa Ta'ala préserver ou alors niyadurrahk après ça la volonté de vengeance et ainsi de suite niyadurrahk بإذن الله سبحانه وتعالى ça ne va pas affecter بإذن الله عز وجل نعم طيب maintenant pour ce qui est de deuxième du deuxième cas ici le cas qui est bien sûr utiliser la sorcellerie pour abolir la sorcellerie tu vas aller chez un sorcier pour lui dire j'ai un problème on m'a fait de la sorcellerie chez moi, est-ce que tu peux abolir la sorcellerie, me libérer de cela Alors, selon le djumhur, selon la majorité des ulama, ça c'est interdit. Même les ulama, ils vont jusqu'à dire que ça c'est du shirk. Pourquoi Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit la sorcellerie et que la sorcellerie c'est du shirk. Que ce soit commencer, initier la sorcellerie ou utiliser la sorcellerie contre la contre la sorcellerie de 1 et de 2 aussi en plus du, du cas ici, de la question de Sihr, certains ulémas ils parlent de l'effet en tant que tel, ils disent comme dans le hadith du prophète sallalahu que Allah n'a pas mis de guérison dans ce qui est interdit. N'importe quelle chose qui est interdite, il y a pas de guérison là-dedans. Alors les ulémas ils disent, il n'y a pas de il n'y a pas de guérison que c'est quelque chose qui est inutile Deuxième opinion, il y a une opinion minoritaire de certains ulama qui disent que c'est licite et ils vont se fonder sur un athar, sur les paroles d'un tabiri, comme on va le voir à la fin al Azzawajah dans quelques instants. Mais commençons ici avec le hadith rapporté, ou bien hadith de Jabir radiyallahu ta'ala, rapporté par l'imam Ahmad alayhi rahmatullahi ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa en a questionné sur la nushra la nushra ici il a dit le prophète sallalahu alayhi wasallam hiya min fait partie de amal ash des œuvres du shaytan parce que c'est du sihr c'est de la sorcellerie les ulama bien sûr ils disent lorsque le prophète sallalahu alayhi wasallam on la questionné sur, sur un nushra ici c'est sur une nushra bien particulière al Al-Ma'houda », celle qui était connue dans al jahiliya ça veut dire la nushra de la sorcellerie OK c'est pas là parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on peut dire que la ruqya aussi c'est une forme de nushra mais après ça on a dit ah non c'est mieux de l'appeler tout simplement Okay. mais lorsqu'on a questionné le prophète sallam, sur la nushra, ici il lui parle de la nushra de al jahiliya ça veut dire celle qui est faire appel au shayatin et ainsi de suite et le prophète صلى dit min elle fait partie des œuvres de shaytan bien sûr si elle fait partie des oeuvres des œuvres de shaytan ça veut dire qu'elle est clairement interdite dans la religion d'allah subhanahu wa taala وقد سئل احمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله اذن احمد رحمه الله il dit aussi qu'il y a une narration de ibn masoud que lui n'aime pas ça il n'aime pas ce genre de choses, an nushra et ainsi de suite donc on a hadith du prophète sallalahu alayhi wasallam et on a quoi on a athar de ibn masoud radi ta'ala qui vient renforcer le le sens en tant que tel طيب euh, Là le problème ce qui est un peu problématique c'est euh, ce qu'on a ici la narration le euh, athar de Ibn al-Musayyab ou bien Ibn al -Musayyib, les deux ça passe que okay, Ibn al-Musayyab ou Ibn al c'est l'un des grands tabe'in des grands savants ulama de at -tabirin. lui dans sahih al-Bukhari Imam Bukhari رحمه الله il nous rapporte que on a demandé on a demandé à Ibn al -Musayyib, رَجُلٌ بِهِ طِبٌ أو يُأخَّذُ عَنِمْرَأَتِهِ Un homme qui a été atteint de sorcellerie. Et ici, il parle de la sorcellerie qui est يُأخَّذُ عَنِمْرَأَتِهِ Souvent, c'est de la sorcellerie qui est quoi Pour retenir la femme ou pour retenir un homme dans ses relations intimes avec sa femme, pour que la personne ne puisse pas faire ses relations intimes, ok Souvent, la sorcellerie, c'est relié à des trucs du de mariage, et de jalousie, et de famille, et ainsi de suite. Donc ça, alors, on lui a demandé, euh, « Est-ce qu'on peut faire la nushra pour lui, pour ouvrir, pour abolir cette sorcellerie ?» Alors, il a dit, « Ibn al-Musayyab, rahimahullah ta'ala, « La ba'sa bihi, يُرِيدُونَ بِهِ الْإصلاح Il a dit, il n'y a pas de mal parce qu'ils ne veulent que du bien. فَأَمَّا مَا يَنْفَعُوا فَلَمْ يُنْهَا عَنْهُ Alors, selon ici, Ibn al-Musayyab, lui, il a son propre taouil, sa propre interprétation des choses. Il dit Allah Azza wa Jal, il a interdit la sorcellerie qui fait le mal. Parce qu'elle fait le mal. Mais ici, c'est quelqu'un, il a une bonne intention. C'est quoi la sorcellerie pour abolir la sorcellerie Il dit Leb Sabih, il a une bonne intention, il ne veut que que du bien, il ne veut pas faire du mal aux autres avec la sorcellerie. Ok, donc ça c'est l'opinion de Ibn musayyib rahimahullah Taala. Bien sûr. Ibn al-Musayyab, alayhi rahmatullahi ta'ala, c'est l'un des grands ulamas del Madinah, c'est l'un des grands ulamas del Tabirin. Donc, cette narration de Ibn al-Musayyab, elle, s'est retrouvée à être un peu problématique chez les ulamas. C'est pour ça, chers ulamas, ils ont essayé à lui faire de ta'wil, à lui donner une autre interprétation. Ils disent, ah, probablement, il parle ici de la nushra qui est la... la ruqya, ok? Mais en réalité, quand plusieurs ulamas, ils disent, non, non, ils disent, il parle vraiment ici de la nushra qui est... quoi? l'intervention d'un sorcier pour abolir la la sorcellerie c'est comme utiliser un شيطان pour abolir le mal d'un autre شيطان comprenez c'est comme débrouillez-vous entre vous en quelque sorte alors ça c'est l'opinion de Ibn al-Musayyib alayhi rahmatullahi ta'ala mais comme ils disent les ulamas, et si on revient à nos osoul on revient à nos règles on peut pas on peut pas renier un fait, essayer de faire un taouil forcé, et si on peut pas renier un fait, un fait, c'est que Ibn al-Musayyab, il a probablement dit ça, et que ça, c'est son opinion, mais encore une fois, c'est seulement l'opinion d'Ibn al-Musayyab, mais si on la met contre le hadith du prophète, qui est évident là-dessus, et contre aussi les règles de la charia, les grands principes de la charia, surtout le fait que la majorité des ulamas, ils disent que la nushra ici, c'est... Quoi? ça peut être même du shirk billah Azzawajal. donc c'est du c'est du sérieux ce n'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère mais quand même en tenir à le mentionner comme on dit ici lil ida pour l'information pour que vous pour que vous sachiez qu'il qu qu'il y a cette opinion de ibn musayyib alayhi taala al hassan al basri aussi il a été rapporté qu'il dit qu'il a dit la yahul sihr illa sahir Il dit que il y a personne qui peut abolir le seher, ça veut dire à part avec la ruqya et tout, mais à part avec ça, il y a personne qui peut abolir le seher sauf un, sauf un seher. Donc, excepté la ruqya, il n'y a pas d'autre façon d'abolir le, le seher sauf par un autre seher. Encore une fois, ici, ce n'est pas euh, de façon expressive ici que Hassan al-Basri qui nous dit qu'on pourrait, on pourrait avoir recours à ça. Est-ce que c'est clair? حذا البص الذي لا يحل السحر الا ساحر a personne qui peut abolir le sihr sauf un sihr, sauf un, un autre sorcier comprenez donc c'est sorcier contre sorcier en quelque sorte bien sûr ça c'est excepté la ruqya bien sûr parce que la ruqya c'est évident dans les hadiths du prophète que ça abolit le sihr. Ça dit pas que Lui n'a pas dit que c'est permis, ok Il est entre, c'est, c'est, c'est descriptif ici, c'est pas prescriptif. Il n'a rien dit, il n'a pas dit il faut faire ou il faut pas faire. Il est tout simplement en train de dire qu'il y a pas, il y a pas de façon pour abolir le serer, bien sûr. Encore une fois, à part la Donc il a que par un Sahir. C'est bon. passons à la prochaine section qui a trait au fameux taayyur, taayyur. On a parlé de ça à maintes reprises, mais de façon résumée et brève, on va essayer d'aller un peu plus dans les détails. Le tatayur, ça s'appelle aussi la tiyara. On va écrire ici tiyara, mais dans les notes, vous avez les deux, tatayur ainsi que tiyara. Encore une fois, tatayur, ça vient du mot taïr le pigeon. Taïr, taïr, le pigeon. Pour ça, dans le Qur'an karim ça parle de ta'ir. Ta'irukum ma'akum. A indzukirtum bal entum qawmun musrifoun. Donc, le pigeon, qu'on laissait partir en l'air, il y avait des gens qui étaient des spécialistes dans l'augure, dans le présage, dans la tiara ici. Donc, c'était des augures. On va, ils vont prendre un pigeon et ils vont le laisser partir en l'air et selon la direction qu'il va prendre, ça va être une indication que C'est la bonne chose, c'est la bonne décision, tu as un bon avenir, ou bien, ah, il faut faire attention. Comprenez, on laisse le pigeon décider. Et il y a d'autres façons, bien sûr. Ils l'ont appelé « tatayur tiyara », c'est parce qu'on a, a nommé, en arabe, on a nommé cette pratique par l'une de ses formes. Mais il y a d'autres formes, comme on l'a mentionné, comme « Il y a certaines façons ici de même celui qui écrit dans le sable et qui utilise certaines méthodes par le sable et par des tracés ainsi de suite. Encore une fois, ne me demandez pas ici euh, si à, à, vous, à vous décrire les détails, je ne connais pas et je ne suis pas intéressé à... À le connaître. Pourquoi est-ce que les ulama ils font le lien entre la tiara et entre la sorcellerie c'est parce que rappelez-vous que la sorcellerie l'idée de la sorcellerie c'est quoi c'était d'avoir un effet sur la victime mais un effet qui est quoi qui est discret ici qui est abstrait qu'on ne peut pas expliquer nécessairement qu'on peut pas voir c'est pas un effet qui est matériel et la tiara c'est la même chose Lorsque quelqu'un va être réticent, il dit « Non, non, je voyage pas demain. Pourquoi je voyage pas demain Parce que j'ai vu le pigeon qui part. » Comment comment établir un lien entre les deux Est-ce qu'il y a un lien matériel entre les deux Est-ce qu'il y a un lien scientifique, objectif entre les deux Non. Mais « Ta'thirun khafiyun » Oui, ça m'a influencé. Le vol de ce pigeon, ça m'a influencé d'une façon ou d'une autre mais d'une façon que je peux pas expliquer. Vous comprenez alors de ce fait les ulama il ça c'est une forme de sorcellerie en quelque sorte indirectement. C'est une forme de de sorcellerie. طيب هو استخدام الطير في التفاؤل و التشاؤم تطير c'est de faire encore une fois d'utiliser les pigeons ou toute autre forme que ce soit pour iqdam, tafa'ul, optimisme. Ici. Donc ça peut être dans les deux formes, OK Ça peut être OK, je suis encouragé, je veux le faire parce que le pigeon a pris telle direction. Ou ça peut être wa ihjamun, c'est de d'être réticent, d'être pessimiste, de craindre à cause encore une fois de ce que ce soit un, un pigeon ou bien ça peut être les ulama ils disent ou « Bimariyin » quelque chose qu'on peut voir comme euh, de la superstition, comme les fameux chats noirs. Celui qui sort chez lui, qui voit que c'est un chat noir, alors devrait revenir à la maison parce qu'il vient de croiser un chat noir. C'est la première chose qu'il a vu le matin. Donc, ça ne va pas être une bonne journée. Vous comprenez Ou bien, ça peut être quoi ?« Mesmu' » quelque chose qu'on peut entendre, qu'on peut écouter. Quelqu'un, quelqu il a écouté quelque chose de mauvais le matin. « une mauvaise nouvelle, un mauvais sang. On va voir tout à l'heure que les Arabes ils craignaient le sang de certains, de certains oiseaux, surtout des, des, des oiseaux nocturnes et ainsi de suite. Donc s'il va entendre un tel, un tel sang, il va dire que ça va pas être une bonne nuit. Aoumarloumin ou quelque chose qui est connu. Comme les fameux vendredi 13, par exemple, ou bien dans certaines cultures, certains chiffres, telles choses. Donc, ils vont dire que celui qui habite à tel étage ou qui est tel chiffre, c'est porte-malheur, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est du tatayyur. C'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. al annahu shirk asghar. De tatayyur, à la règle, c'est un shirk asghar. C'est un shirk asghar, c'est un, un shirk mineur. Pourquoi Bien sûr, ça peut être shirk majeur dans certains cas, comme si quelqu'un il croit vraiment que le pigeon connaît quoi L'avenir ou bien pire encore que c'est le pigeon qui crée l'avenir, qui détermine l'avenir. Ça c'est shirk dans la dans la seigneurie. OK, mais souvent ce n'est pas ça. Souvent la majorité des cas, c'est quoi Bab ittikhadhu sababin lam yaj'alhu sababan. C'est un shirk mineur, c'est parce qu'en général ici, ce présage-là, que ce soit le bon ou le mauvais présage, l'augure en tant que tel, c'est quoi? C'est une croyance, la personne elle, croit que ça c'est un signe, ce n'est pas le pigeon qui connaît, ce n'est pas le pigeon qui crée l'avenir, mais le pigeon, c'est comme si Allah Azza wa l'a mis comme un signe pour moi, comprenez? Donc, si ça s'arrête là, c'est interdit, c'est quelque chose de grave, mais ce n'est pas shirk akbar. Si la personne, elle croit que c'est seulement Allah Azza qui connaît l'avenir, et c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui crée les événements, et que ce chat noir ou le vendredi 13, c'est seulement un signe qu'Allah il a mis sur mon chemin, c'est interdit, mais c'est shirk quoi Mineur, shirk asghar, ce n'est pas un shirk akbar. Parce que rappelez-vous ici, le shirk asghar, shirk mineur, c'est souvent du domaine soit des paroles, ok, des paroles, même si les croyances sont pas mauvaises, mais j'ai les J'ai les paroles, la parole qui n'est pas qui n'est pas la bonne. tu alayk, OK, je te fais confiance demain, OK Ah, demain ça va dépendre de toi, ma journée elle dépend de toi, OK Ça ça peut être du shirk asghar ici. Même si en réalité moi je fais confiance en Allah Azza wa mais tellement j'insiste dans mes paroles. Masha Allah wa shi'ta, si Allah et toi vous voulez. OK Donc ça c'est shirk asghar. Donc shirk asghar souvent c'est dans les paroles ou C'est dans quoi, comme dans cette forme et dans plusieurs formes qu'on a, qu a, euh, qu a mentionné plus tôt dans cette série, c'est le fait de faire le lien entre des événements, des symboles, des signes, et entre des conséquences, sans qu'il n'y ait de lien qui est objectif, matériel, scientifique. Il n'y a rien pour expliquer le lien entre les deux, et moi je vais faire le lien entre, entre les deux. C'est clair J'ai un accident. Quelqu'un me vole quelque chose le soir. Je le savais que ça allait m'arriver. C'est à cause de tel. Je l'ai croisé le matin et il a commencé à me parler de tel et de tel et de tel sujet. Déjà, je le savais que aujourd'hui ma journée, ça va être une mauvaise journée. Comprenez. Je le savais que aujourd'hui. Alors ça, c'est. Ça peut être une forme de. Non. rencontré un frère non. qui a fixé ses peaux tu vas dire mon cher tu as des beaux peaux etc etc a dit après je savais que il y avait arriver quelque chose par le ail et après se sont déchirés après deux jours bon oui. tasse ça c'est une exception pourquoi c'est une exception parce que ça c'est al l'ail et là lorsque je fais le lien entre ce qui est arrivé et entre Entre eux, le fait que quelqu'un m'a dit « Ah, mashaAllah tes chaussures, oh, mashaAllah, tes chaussures, si j'avais des chaussures comme ça, tes chaussures, où est-ce que tu les as achetées ?» Et que j'ai vu que j'étais tellement, tellement puissant, tellement présent, je m'attendais à quelque chose et quelque chose est arrivé deux jours après. Ce lien, comment je l'ai établi moi Qu'est-ce qui m'a permis d'établir ce lien parce que le prophète nous a dit que l'ayn hak parce que le coran il a confirmé que l'ayn hak comprenez donc là le lien que j'ai fait il est complètement quoi justifié par exemple la, par contre la seule quoi la seule parenthèse ici c'est quoi c'est que <rire> entre le moment où lui il m'a dit et entre le moment le moment dans lequel c'est arrivé là il faut faire attention que mon tawakkul on Allah azza wa ne soit pas quoi absent ne soit pas je ne dis pas <rire> Il m'a dit ça. Je, je le sais que ça va. Se dire. Je suis. Il y a pas. C'est fini. Les chaussures sont parties. Comprenez Non. Donc c'est pas arrivé. Je dois avoir mon ta'awwad. On Allah subhanahu wa taala. Je demande la protection d'Allah subhanahu wa taala. Je fais les asbab parce que c'est l'azawadil qui protège. Et encore une fois, là, ça rentre encore une fois dans la prédiction chissiya qu'on a mentionné un peu plus tôt. Et comme la sœur, elle avait dit un peu, c'est ici, on est dans le domaine du zan, ok C'est probable que quelque chose arrive à mes chaussures parce que j'ai le haï. Mais bismillah tawakel tu a Allah, aoudu bikelimati la intamati misha rima khalaq. mumtaz, mais encore une fois ici, istikhara, istikhara ne, ne donne pas de signe, ok, c'est pas le moment de parler de istiqarah, mais c'est pas nécessairement des des signes. OK, on va voir plus tard inshallah que pour ce qui est des signes, il y a, on va le voir très bientôt inshallah. Il y a un petit exception pour les bons signes. OK, pour le bon présage dans dans dans certains cas. On va parler de ça inshallah dans dans un petit moment Mais pour l'instant, comme elle a mentionné, pourquoi est-ce que l'augure c'est shirkun C'est parce que de de un c'est faire le lien entre entre les causes et effets de façon non justifiée, non objective. Et de deux aussi, c'est parce que قَدْ حُنْفِي أَتْتَوَاكُلْ Ça affaiblit le Tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est certain que si moi je vais me baser sur le pigeon, si moi je vais me baser sur le chat noir, c'est certain que mon cœur va être quoi? Va être affaibli. Même avant que quelque chose n'arrive. Vous comprenez? Je n'ai pas confiance en Allah azza C'est clair. C'est pour ça qu'il faut abolir ce genre de de croyances qui vont encore une fois contre le tawhid Allah azawajal ou même si c'est chirkuh asrar elle affaiblit tawhid monothéisme dans dans le cœur et l'attachement à Allah subhanahu wa taala Allah azawajal nous parle nous parle de ce tatayur dans certains ayats du Coran Al karim comme dans sourate كما في سوره الاعراف لاحظتوا الله سبحانه وتعالى ال دي فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئه يتطيرون بموسى ومن معه قال سبحانه وتعالى الا انما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون لا يعزون parle c'est de du peuple de fir'aun peuple de fir'aun Fir dans le temps de Moussa alayhi salam C'est on travaille, on a travaillé fort, on mérite ça, ainsi de suite. Lorsqu'un mal leur arrive, il y a une catastrophe, il y a de la sécheresse, autre chose. ils disent ça c'est à cause de Moïse et son peuple. Moïse et son groupe, Moussa et son groupe. C'est quoi ça C'est une forme de... Tiyara, d'augure. Mauvaise augure ici. Croire que des personnes qui sont parmi toi, c'est à cause de eux que tout le mal t'arrive. Sans qu'il n'y ait de... Donc, il n'y a de... De lien. Parfois, il y a un lien. OK. Parfois, oui, on peut dire que c'est à cause de certaines personnes que le mal nous arrive. Quand quoi <rire> Peut-être euh, des que... Je dire, le de la OK. S il y a quelque chose à... طيب دونك لا يتا في المال ديريكت ولكن دونك الشرع اليا اليا اوكي دوامب اون بليزور سو دو لي ايا دو لي احاديث انسيت S'il y a des dalimines parmi nous, on est un groupe de personnes, on est une communauté, on est une ville, un pays, et qu'il y a des gens qui font le mal, qui font al-dolm, qui font l'injustice, qui font ma'asi qui font la désobéissance, et que le mal nous arrive, là on peut dire que c'est à cause de, entre autres, de ce genre de personnes, yasoon Mais là, on n'a pas inventé ce lien. Le lien, quoi, il est dans le Quran et dans... Mais le simple fait de ne pas aimer des personnes et de dire « Ah, je sais que c'est à cause de ces personnes. À chaque fois qu'ils sont avec nous, voilà le mal qui nous arrive. » Alors ça, c'est la même chose que ce que il a dit. Pharaon est son peuple. Alors Allah Azza wa Jal, il dit « ta'iruhum ma'ahum. Que leur taïr, le vrai, ta taïr bien, il est avec eux. » Il est avec eux et dans notre ayah aussi de sourate Yasin, ashabu ashabu al qariyah de sourate Yasin. Vous connaissez l'histoire de des, arsalna ilahi mutnaini fakrabuhum fagznazna bi Allah a envoyé trois messagers à un peuple et à plutôt une de... ville ou un village et que après ça il leur dit, innatatayyirna bikom. On fait le tatayur par vous cause de vous le mal nous arrive et ainsi de suite alors Allah subhanahu wa ta'ala il dit qalu ta'irukum ma'akum a in thukirtum bal antum qawmun musrifun votre tatayur il est avec vous votre votre mauvais sort il est avec vous il est auprès de vous ça veut dire c'est votre shirk votre kofur billah azza wa jalla ainsi de suite votre désobéissance au prophète qui vous amène tous ces problèmes donc d'un côté ici Allah il a dit que le c'était une pratique de, de ces gens-là que ce soit du peuple de Feraoun ou bien de ses kafirines, de ce village. Donc, ce n'est pas une bonne pratique parce qu'elle vient de ces personnes. Et de deux, Allah subhanahu wa ta'ala leur rejette, leur rejette le tatayur sur eux. Vous comprenez Donc, même le mal, donc oui, il y a un certain tatayur ici, un certain ta'ir dans un certain sens, le mauvais sort, si on l'interprète comme ça ici. Le mauvais sort, ça veut dire le résultat. Il y a un certain sens qui peut être... Valide selon la religion d'Allah Azza wa Lorsque c'est justifié Comme on a dit, l'injustice Le mal, désobéissance d'Allah Azza wa Ainsi de suite, tout ça, ça attire Le mauvais sort, ça attire Le mal, c'est clair Tout comme on a parlé plus tôt dans cette série Du contraire, qui est la baraka Il y a des asbab, la baraka Souvent c'est quoi, c'est pas quelque chose D'objectif, c'est pas quelque chose de De concret, c'est pas quelque chose de matériel, de scientifique. Prouver la baraka. Comment tu peux prouver que telle chose a, a causé la baraka Mais on a mentionné plus tôt que la baraka, on peut pas, on peut pas juste prétendre qu'il y a baraka dans une chose. Vous comprenez, sinon ça devient une, une bidâa. Ça peut être aussi shirkun asghar. Si moi je dis ça, cette table-là, il y a de la baraka dans cette table. Je sais qu'à chaque fois que je fais mon examen sur cette table, j'ai une bonne note. Ok Alors, rajmon billgai, c'est-à-dire du n'importe quoi ici. Mais il y a parfois une baraka qui est quoi? Justifiée, comme la baraka d'être dans le masjid, baraka de d'être avec un cercle de personnes qui font le décor dans la azan, baraka d'être avec des gens pieux, baraka d'être fi euh, d'être dans Ramadan, Donc ça, c'est de la baraka qui est justifiée parce qu'on la connaît par le Coran ou par la Sunna. Elle fait partie. C'est des choses du monde de l'invisible qu'on peut pas calculer de façon concrète mais le Coran et le Sunna parfois ils quoi ils nous font découvrir des choses sur le monde de l'invisible que normalement on ne connaîtrait pas dans hadith du Nabi alayhi salatu wasalam hadith de Abu Huray radiyallahu ta'ala anhu anna rasoulallahi salallahu alayhi que le prophète alayhi salatu wasalam il a dit la adwa wa la tiyara wa yujibuni alfa'lu kalu wa malfa'l kala al kalimat al-tayyibah Euh, Excusez-moi, juste avant avant d'arriver à ce hadith, c'est le hadith de Abu Hurair. Le prophète Salah Asim l'a dit... لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا سفر le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, y a pas un 2 3 4 il a rejeté quatre choses il dit que ces quatre choses là elles n'existent pas okay il les a rejeté alayhi salatu wassalam ce hadith il est rapporté par boukhari muslim et dans la narration de muslim il a ajouté aussi wala naw wa la il y a pas de naw il y a pas de ghoul on va parler de ces six éléments inshallah j'ai pas mis les six Dans euh, les notes de cours, j'ai mis seulement ceux qui sont importants, okay? parce qu'il y en a qui sont, il y en a qui sont un grand chapitre, un chapitre qui revient, c'est un mot clé qui revient dans plusieurs hadith. Il y en a ici que le prophète صلى الله عليه وسلم a mentionné comme exemple. Donc on va les expliquer, mais c'est pas important de retenir le mot. Ok, le mot ici ham, c'est pas important de parce qu'on va passer très rapidement la azadat. Vous allez voir que c'est une forme de de mauvais présage. Mais d'ailleurs, oui, il revient dans le coran, il revient dans plusieurs hadiths. C'est pour ça que je l'ai inclus dans les dans les notes de cours en tant que tel. Alors qu'est-ce qu'il a dit Allez, cela tout cela. Première chose ici, la adwa, la adwa. « Al-adwa » c'est la contagion. C'est la contagion, les ulama, ils disent « soit la contagion de la maladie en tant que telle ». Elle passe de la personne malade vers la personne qui est en santé. Ou la contagion en général comme la contagion « intiqa lu sui min sahibihi ila la contagion dans les akhlaq par exemple quelqu'un qui a le mauvais comportement qui à force de le côtoyer va m'influencer donc c'est le mal qui passe de lui vers vers moi je vais commencer à avoir le même comportement le, les mêmes les mêmes erreurs et ainsi de suite comme dans le hadith de hamilul misk wa nafikhul ke <rire> vous connaissez le hadith de celui qui ça. Euh, Sahibusou, ok, et le contraire aussi. Ham est le celui qui est toujours avec le parfumier, celui qui passe beaucoup de temps avec le parfumier, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, il va avoir une bonne odeur. Ok, donc le hadith du prophète qui était une analogie ici sur être avec euh, des bons compagnons, être avec les mauvais, les mauvais compagnons. Donc ce hadith là, c'est quoi? C'est, c'est une forme de contagion. Ça confirme une certaine. De, forme de contagion dans autre chose que, que la maladie, ici dans les akhlaq, dans le, dans le comportement comme dans ce hadith alayhi salatu wa salam. Ici, il y a une question importante, les ulama, ils parlent de cela. Est-ce qu'il y a contagion il n'y a pas de contagion Parce qu'il y a des hadiths clairs du prophète alayhi salatu wa salam, qui nous indique que la contagion, elle a un effet, même dans les maladies. Kam don hadith du prophète عليه الصلاة والسلام la yurad mumridun ala ala musah muttafaq hadith rapporté par Bukhari et par et par Muslim que quelqu'un qui est euh, qui est malade ne devrait pas quoi? Hmm? ne devrait pas côtoyer quelqu'un qui n'est pas malade OK si, si c'est une maladie qui est contagieuse ou autre chose hadith aussi de al-ta'oun qui est de hadith de d'Omar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala ahandu sur al-ta'oun c'est sur une forme de peste aussi lorsqu'ils étaient euh, ça c'était après le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam hadith firraminal majdumi kama tafiru ila kama tafiru min al-asad euh, donc il y a plusieurs hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam hautement authentiques qui nous confirment la contagion nous confirme le le concept que oui une maladie pourrait euh, pourrait passer d'une personne à une autre et que être devant une personne malade ça pourrait être mal pour nous et que même parfois dans Sheria, sharia nous demande de quoi de ne pas côtoyer quelqu'un qui est malade si on sait qu'il y a un certain certain risque alors comment mettre tous ces hadiths là Avec ce hadith du prophète qui dit « La'adouar » Il n'y a pas de contagion. Et le hadith aussi, il est authentique. Alors, certains ulamas, ils ont rejeté ce hadith en tant que tel. Cette lafaz, cette partie du hadith, certains ulamas, ils l'ont quoi Rejeté. Ok Bien sûr, c'est un débat d'un point de vue hadith ici. On ne va pas entrer dans, dans les détails. C'est dans les livres de hadith et ainsi de suite. Д'autres улама, ils ont dit quoi Д'autres улама, ils ont essayé ici de faire «ль-jam'». Le jam ici, rappelez-vous, on a parlé de ça dans l'essence du hadith, même dans «sul fiqh». C'est lorsqu'on essaie de concilier plusieurs textes pour mettre en contexte chaque texte dans son contexte précis pour qu'il n'y ait pas de contradiction comprendre ce que le prophète SASIB voulait nous dire certains ulama ils ont dit la adwa il y a pas de contagion ça c'est pourquoi pour qui l'iman yakin ou celui qui a un yakin extrêmement élevé tellement de certitude en Allah azza wa jal il dit quoi la il y a des il y a quelques textes aussi qui Qui confirme cela. Il y a d'autres textes, certaines pratiques. On sait, euh, c'est pas directement relié à la contagion, mais on connaît l'histoire de Khalid ibn al-Walid ta'ala anhu lorsque dans une bataille, les ennemis de l'islam, ils l'ont, ils l'ont défié de boire du poison. Ok, on lui a dit si, si vous vous croyez que Dieu vous protège, que votre Seigneur vous protège, alors on te défie de, de boire du poison. Ok, et il a pris le poison, il l'a bu. Ça c'est pas normal, c'est pas la norme. Mais dis les ulama, ça c'est des choses exceptionnelles pour une maslaha, pour une, euh, pour une, pour un avantage bien exceptionnel, bien précis. Mais c'est pour qui C'est pour l'iman kawiyah yaqinohu. C'est quelqu'un qui a le yaqin très il a, il a tellement confiance en Allah. qui n'a, qui n'a pas peur lui de. De, euh, de douter d'Allah subhanahu wa taala ou autre chose vous savez il sait qu'est-ce qu'il il sait que je vais boire ce poison il y a rien qui va m'arriver il le sait c'est pas je vais tester je vais tester peut-être là il va me protéger mais si euh, si, si quelque chose m'arrive alors là je vais dire pourquoi est-ce qu'Allah il m'a pas protégé ainsi de suite non l'imam kawiyah est tellement fort il le fait ولذلك شواهد ونظائر لي دوتغ بارالاسا دون الشريعه الله عز وجل comme dans le cas de Abu Bakr Siddiq anhu, qui a donné tout son argent et qui a laissé qui a dit à sa famille quoi je vous laisse Allah je vous ai laissé Allah ils sont taraktu alors si quelqu'un si quelqu'un moi moi j'ai mon argent mon argent qui m'est suffisant juste juste pour Payer mon loyer demain. Demain, je dois payer mon loyer. Le montant que j'ai maintenant aujourd'hui, c'est le montant que j'ai pour payer mon loyer demain. Je n'ai pas plus que ça. Et on me dit ce soir, on me dit il y, y, y a une levée de fonds, il faut il y a une urgence ici pour euh, je sais pas pour payer le loyer du masjid. On peut pas, on n'a pas d'argent pour le loyer ainsi de suite. Alors normalement, la priorité pour moi c'est quoi C'est payer payer mon loyer demain, ok Mais quelqu'un, il y a tellement de yakin en Allah Azza wa tellement de yaqin. Ça, c'est exceptionnel. Il dit « Moi, ce montant, je vais le donner maintenant comme dans. Et je sais que demain, il y, y, y a le risque qui va arriver. » comprenez c'est pas donné à tout le monde. Donc, ça, c'est des exceptions. Alors, certains ulamains, ils disent la même chose pour ce hadith. La adwa, il n'y a pas de contagion. c'est pour l'Iman Qawiyya Yaqinu. Celui qui a le yaqin tellement fort en Allah Azza wa il n'a pas à craindre ici la, la contagion un autre un autre jam'i li ulama il dise an nafyu fi qawlihi la adwa' 'ala al-wajh alladhi kanu ya'taqidunahu fi al-jahiliya min idafati al-fi'li c'est euh, cette, cette troisième réponse celle qui va venir inshallah c'est bien sûr la plus évidente et la plus claire et la plus logique ici dans le jam' Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la adwa, il n'est pas en train de rejeter le fait que la contagion est une réalité. Est pas en train de dire qu'il n'y a pas de contagion, non. Là, il est en train de rejeter la croyance de contagion comme elle existait dans Al-Jahiliyyah. Et comme ça existe aussi aujourd'hui chez les kuffar et les personnes qui ne croient pas en Allah Azza wa et ainsi de suite. Qui est quoi Qui est le fait de croire que la contagion, elle agit de façon quoi indépendante que c'est pas relié à la volonté d'Allah subhanahu wa taala par exemple je vous donne je, on, on va mettre ici on va mettre un cas okay? on va mettre on va mettre en scène deux cas différents si on dit lui il est malade il est très malade il a un virus il est très malade ainsi de suite on te conseille de ne pas t'asseoir devant lui dans le din dans sharia d'Allah azza la pratique normale c'est quoi de ne pas s'asseoir avec lui. C'est clair On répète. Je répète On va répéter. On me dit, lui, telle personne là-bas, il est très malade, il est dans la chambre, il est très malade. C'est même écrit, dans l'hôpital, parfois, ils vont écrire, cette personne, attention, virus, je sais pas quoi. Alors, dans Sharia d'Allah, c'est quoi ici En pratique Je ne vais pas m'asseoir avec lui Ou du moins, je ne vais pas m'asseoir avec lui sans prendre certaines protections comme mettre un masque ou autre chose. Mais disons, je ne vais pas m'asseoir avec lui. Okay? Donc, ça, c'est la norme dans Sharia d'Allah Azzawajal. Là, on a appliqué les textes qui nous disent que, quoi, euh, lorsque quelqu'un, il est malade, il faut qu'il soit isolé, ainsi de suite. Taïf. Maintenant, scène numéro 2, différente. Je suis devant quelqu'un, je lui pars, ainsi de suite... On est ensemble pendant une heure, on se parle, ainsi de suite. Et là, il a l'air d'être affaibli, mais ce c'est pas, pas, pas très évident. Et là, il me dit, j'ai un virus tellement fort, ça fait plusieurs jours. Et que. Okay? Et là, peut-être, j'ai même partagé les mêmes, la même assiette ou le même verre ou autre chose que cette personne. Ou okay? on me dit, après, quelqu'un me dit, mais pourquoi tu étais avec lui, il est très malade, ainsi de suite. Là, qu'est-ce qui va m'arriver Je suis pas malade, mais qu'est-ce qui va m'arriver Là, je vais être en panique. Ok Pourquoi est-ce qu'il m'a pas dit Je le sais. Maintenant, ça va m'arriver à cause de lui ainsi de suite. Alors, dans cette scène-là, dans ce scénario différent, c'est là où on fait intervenir l'autre hadith du prophète. Il y a pas de contagion. Ici, « Tawakkala Allah Azza wa Jalla, carte confiance en Allah subhanahu wa ta'ala » parce que ce n'est pas vrai que passe tout simplement parce que tu l'as côtoyé que toi tu vas tomber malade. Vous comprenez Donc ici ce n'est pas une implication automatique, c'est pas à 100%. Insha Allah Azza wa Jalla, si Allah Azza wa Jalla il veut, tu vas pas être malade. Et si Allah Azza wa Jalla il veut, même si tu ne te rapproches pas de lui, tu vas tomber malade. Sans te rapprocher de lui, à rester en restant à 1 km de lui, tu vas quand même attraper le même virus. Vous comprenez Alors c'est ça ce que le prophète alayhi wa sallam, il a rejeté lorsqu'il a dit la adua, c'est qu'il abolit ici la croyance de al-istiqalalubī at-tasabub que la cause ici qui est par exemple le virus, que ce soit une cause qui est indépendante comme ce serait la croyance pour de nos jours pour un pour un athée qui ne croit pas en Allah et qui croit seulement en la science. Alors c'est qui qui nous rend malade C'est le virus. Le virus s'il veut, il saute de telle personne vers l'autre personne, too bad for you, tu vas tomber malade. Tu es mal parti, vous comprenez Alors c'est ça ce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam il rejette. La adwa, la adwa que la contagion en tant que sabab que Allah azza wa il a créé qui passe parfois, ça arrive parfois. Oui, ça c'est une vérité, on doit se se prévenir. Mais la contagion en tant que créateur de maladie par par elle-même, de façon indépendante ça c'est aboli c'est contraire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est l'opinion ou bien euh, la réconciliation qui a été faite par l'imam Bayhaqi Ibn Al-Qayyim Ibn Uthaymeen Al-Albani et d'autres ulama car il est de al asbab qui l'a Allah Ta'ala et l'a fait des causes à la ça fait partie de ijtinab al-asbab ijtinab al-asbab c'est quoi ijtinab al-asbab c'est de s'éloigner des causes du mal, ok? Cette règle là, elle est confirmée dans le sharia, que on s'éloigne des causes du mal, pas parce qu'on croit que ces causes là, c'est elles qui créent quoi l'avenir de façon indépendante dans la zohde. Non, c'est des asbabs que tout au fin tout tout à la fin est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa taala, ce ne sont que des asbabs. Insha Allah Azzawajal, si Allah il veut, ça arrive, si Allah zohde il veut pas, ça arrive pas. Donc Ici encore une fois, la question reliée au qadar et au tawhid d'Allah azawajal, c'est toujours dans la charia, on lit nos actions quoi aux esbats, mais avant et après tout aussi au qadar d'Allah subhanahu wa taala, il n'y a pas de contradiction entre les deux tant que on Et c'est pour cela que dans la charia d'Allah azawajal, parfois on est porté à agir contre les contre les esbats, qui pourrait nous dire, qui pourrait nous dire comment. Parfois dans la charia d'Allah azawajal, on est porté à agir contre les esbats. contre les asbab communs. Le quelqu'un qui a dans un environnement haram et qui la refuse de... par exemple OK donc re rejeter un emploi qui serait haram donc c'est aller contre les asbab normaux que ce cet emploi ça paye très très bien ça garantit un très bon avenir ولكن pour telle ou pour telle autre raison, Allah Azzawajal, il ne veut pas, il n'aime pas cet emploi, c'est haram par exemple, alors on ne, se on ne se rapproche pas de ce sebeb. Et c'est remarqué ici, dans un domaine de médecine par exemple, remarquez comment est-ce que les deux hadiths ici, les deux hadiths du prophète Sassim, les deux côtés de la médaille pour ce qui est de la contagion, les deux types de textes, ça permet à, à quelqu'un qui travaillerait par exemple avec des personnes malades, de le faire, parce que normalement s'éloigne des malades. Personne. On pas de n'importe quel malade, mais on parle des personnes qui sont très malades avec un virus et autres. Normalement, on s'éloigne d'eux, mais ils ont besoin, ces personnes-là, de quelqu'un pour les prendre en charge. Donc, ça va être soit un médecin ou un infirmier ou un proche de famille. Donc, ça, c'est fort qui fait. Hein, ça va être une certaine obligation ici, minimale, que quelqu'un prenne en charge les personnes qui sont malades. Ces personnes-là qui vont prendre ces personnes malades, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire en termes de leur propre intérêt Elles sont en train d'agir contre les les asbabs. Vous remarquez Parce que c'est non, elles sont en train de de foncer vers la maladie. Mais là, c'est dans le hadith, quoi, dans le dans le principe de la Il y a pas de contagion ici. La même chose ici. Remarquez que Allah Azza wa Jalla nous demande de ne pas nous mettre dans des situations dans de Don, don, don, dangereuse, c'est normal Allah Azza wa Jail dit que c'est interdit de de se suicider, le suicide c'est interdit et c'est interdit aussi d'approcher toute chose qui serait quoi dangereuse, le prophète sallam, il a ordonné à ce que on éteigne le feu la nuit on laisse pas le feu allumé parce que c'est notre ennemi, donc dans le temps bien sûr ils avaient des lanternes en feu et ainsi de suite, alors il faut les éteindre avant de dormir, pourquoi parce que ça pourrait brûler la maison et et nous tuer mais là, remarquez, il y a des exceptions pour ça kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum dans le jihad Allah subhanahu wa ta'ala là il demande aux musulman de quoi d'aller vers ce qui normalement serait une cause de la mort normalement la guerre c'est la mort normalement en terme de sabab ici mais là dans ce cas la sharia d'Allah elle dit là la cause il faut il faut l'oublier Là, tu te concentres sur quoi sur le sur le qadar. C'est pour ça lorsqu'il y a des gens qui ont dit ah lors du temps du prophète sallallahu sallam, ah لو ما وما ah si nous avions obéi, serait pas morts. Alors Allah a dit quoi? عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل Là, il faut voir ça d'un aspect plus quoi Ton ajal, ton délai, il est écrit, il est écrit que tu partes en guerre, que tu restes chez toi à la maison, tu vas mourir au même moment où Allah il a écrit que tu vas que tu vas mourir, vous comprenez? Donc il y a des situations dans lesquelles Sharia elle crée une exception pour les asbab, que les asbab il faut les oublier, là il faut aller avec tawakkul et seulement devoir. Et lorsque Allah azawajalla à la norme il nous dit de prendre les asbab, prendre les moyens, les causes, là on les prend, mais quoi? En croyant que ils n'ont pas l'indépendance. des conséquences c'est Allah subhanahu wa taala qui veut et qui écrit toute chose. Subhanahu wa taala. C'est pour ça les ulama il dit c'est taduz muhalata al-mariyid اذا قوي التوكل على الله les ulama que c'est l'opinion de Ahmad ainsi que Omar et Ibn Omar et Salman al-Farsi plusieurs des sahaba des grands sahaba ici euh, ainsi que l'imam Ahmad rahima qu'on peut se mêler au malade qu'on peut se mêler au malade on peut le côtoyer عند قوه lorsque le tawakkul Allah azza wa jalla est très fort vous comprenez là siyama surtout s'il y a une maslaha surtout s'il y a un avantage précis que ce soit un avantage général ou bien un avantage quoi spécifique comme on a dit pour le médecin ou un infirmier ou ou autre chose. Donc là le prophète SAS mil dit là la adwa on a parlé de la contagion ici. وَلَا طِيَارَهُ Il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam «Ey, н'y a pas de طِيَارَهُ Il n'y a pas de تَطَيُّرْ وَهِيَتْتَشَأُمُو C'est la superstition بِمَرْئِيِّن أو بِمَسْمُعِن Encore une fois, le mauvais présage euh, en général ou bien ça peut être même le, le bon présage comme on va voir incha'Allah qu'il y a deux cas de figure pour le bon présage «Ey, نَفْيُو تَأْثِيرِ طِيَارَهُ وَمَع Prophète Sawsimil dit que la tiyara ici n'a pas d'effet et de ce fait, il ne faudrait pas la prendre en considération. Il faudrait pas agir en conséquence avec la, avec la tiyara. Bien sûr ici, ça serait quoi qui pourrait nous dire la différence entre la tiyara et la adwa, entre la contagion et entre l'augure, vu qu'ils sont mentionnés dans le hadith. Les deux sont mentionnés de la même façon. Il y a pas et il y a pas. Donc il y a une certaine forme commune entre les deux, ok Parce que encore une fois, c'est quoi le, le point commun ici entre l'artéral et entre la contagion, entre l'augure et la contagion hmm? Des croyances Quelles croyances Donc, euh, une cause la, la croyance pessimiste, pessimiste quoi pour pour l'avenir. C'est la crainte pour l'avenir, ok La contagion, ah, je l'ai, je me suis, il, il m'a approché, j'ai passé du temps avec ce malade, je vais tomber malade, je, je crains tomber malade maintenant. Et pour l'augure, pour le présage, c'est la même chose. Par contre, le point qui est différent, c'est quoi C'est que la tiyara n'a aucun fondement. Alors que la contagion, la adoua, pourrait avoir un fondement, encore une fois, scientifique, rationnel, c'est un virus. Alors que la tiara n'a aucun fondement. La tiyara, ça vient purement du shaitan, comprenez c'est quelque chose de scientifique qui pourrait être disproportionné par le shaitan il essaie d'aggraver la chose d'agrandir de la rendre trop grande trop dangereuse mais pour la tiara il n'a aucun fondement de base c'est ce n'est que Shaitan ça ne vient que de Shaitan c'est pour ça que les ulama ils disent la yatasha'am illa man pour arriver à faire le tacha on um parle la tyara ici faut vraiment avoir un iman très faible que okay? quand ça peut arriver ici de quelqu'un qui a iman un peu plus fort mais il craint dire oh, je pense que je vais tomber malade parce que j'étais avec lui mais la tyara tachaum ici donc Faut vraiment avoir un aimant très très faible pour descendre à ce à ce niveau-là de dire à ah, vendredi 13, je sais qu'un mal va m'arriver aujourd'hui. Le chat noir, je sais qu'un mal va m'arriver à cause de lui aujourd'hui. Comprenez, parce qu'elle n'a pas de fondement rationnel en tant que tel. Euh, Taïb, il y a certains hadith du prophète ﷺ qui indiquent comme quoi, qui indiquent comme quoi, la tiara elle existe la tireiisi logiok okay? alors comment les ulama ils vont interpréter ces hadiths comme par exemple le hadith dans sahih al bukhari et muslim hadith omar radi il dit le prophète sallahu alayhi wasallam in kana ash'm fi shay in. si il y a le mauvais présage s'il y a le mauvais sort dans quelque chose ça serait il dit alayhi wasallam fa fil ça serait dans faras dans les chevaux ainsi que al maskan ainsi que euh, comment pas dire ça c'est le foyer maskan la maison là dans laquelle on arrive ainsi que al mar'a l'épouse rapporté par Boukhari et Muslim et dans sahih al-Boukhari ça, ça mentionne au début la adwa wa la, wa la alors qu'est-ce que les ulémas ils ont parlé ils ont dit sur ça première opinion celle de Aïcha radhiyallahu ta'ala anha Aïcha radhiyallahu ta'ala anha elle a rejeter ce hadith en tant que tel. Ceux qui ont mentionné ce hadith à, à, à Aisha, ce c'est pas la rejeter comme les gens le rejettent aujourd'hui. Okay? Elle dit, non, non, non c'est dans Bukhari mais il est faible. Il n'y a pas de Bukhari d'entendre Aïcha, temps de anha. Comment est-ce qu'elle a rejeté ce hadith C'est que lorsque la, elle a entendu certains compagnons rapporter ce hadith, elle a dit, non, non, le prophète, wa sallam, il, a, il a dit, non, non, non il n'a pas dit ça. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Kana ahlul jahiliyati yaquulun. Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il disait, les gens de al il ils disaient il y a quoi Le mauvais sort dans ces choses-là, que ce soit euh, Al-Mar'a, l'épouse ou bien Ad-Dar, le foyer ou bien ad dabba ça veut dire euh, le cheveu ou autre chose. Deuxième opinion, non, ils ont dit le hadith, certains sahab en rapporté comme ça, ça veut dire que probablement le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit, alayhi wa sallam, mais là, quoi Ils ont dit que ça, ça serait une Exception, atiyara, ça veut dire ces trois choses-là, il y a exception. Si quelqu'un, il a un cheval et qu'à chaque fois avec ce cheval-là, il, il tombe par terre, il achète un cheval, à chaque fois il se fait des accidents avec ce cheval, eh bien, il devrait vendre ce cheval. Si quelqu'un, il achète une maison, il vient habiter une maison et que dans cette maison-là, il y a toujours du mal qui lui arrive, depuis le premier jour, il devrait faire quoi La vendre et acheter une autre maison. Si quelqu'un épouse une femme et de, que le, depuis le jour du mariage, il n'y a que des mauvaises choses qui lui arrivent, alors là, il peut la divorcer et épouser une autre femme. Donc, ulama, là, ils ont dit que ça, c'est quoi C'est une tiara qui est exceptionnellement, quoi Justifiée, validée par al s'ils si disent que ce hadith-là, il est, il est, il est euh, accepté en tant que tel. Troisième opinion. Al-Albani il dit non non non il dit le prophète il n'a pas dit qu'il y a nécessairement tiara il dit le prophète s'il y avait si charton si la si, le mauvais présage le mauvais sort existait dans une chose ça serait dans dans ces choses là euh anash'ma bi hadhihi thalatha inma yalhaqu man tasha'ama biha shu'muhu 'alayha donc Il y a une autre opinion ici qui dit que ces trois choses-là, eh bien, ça, elles ont un effet pour les personnes qui quoi Qui ont. Ça veut dire, si tu crois au mauvais présage, ça va t'arriver. Si tu n'y crois pas, ça va pas t'arriver. Et il se base sur le hadith de, euh, hadith de Anas, sallallahu ta'ala anhu, « tu'ala man ta-tiyya » Que la tiyara, c'est pour celui qui fait la tiyara. Ça veut dire, ça va dépendre de tes croyances. Si tu fais la tiyara et tu y crois tellement, eh bien, tu vas avoir un mauvais sort comprenez ça veut dire si quelqu'un achète une maison il dit ah depuis que j'ai acheté cette maison il y a déjà des choses des mauvaises choses qui m'arrivent alors j'ai lié la maison j'ai dit voilà c'est fini maintenant je sais que je suis pris dans cette maison pour quelques années il y a beaucoup de mal qui va m'arriver eh bien le mal il va t'arriver c'est un petit une épreuve d'Allah azzawajal, parce que tu as cru en cette tiara en tant que tel. Ou une autre opinion. Les ulama aussi, ils disent, cinquième opinion, certains ulama, comment est-ce qu'ils ont interprété ce hadith Ils disent, Allah azzawajal, c'est qu'Allah il crée parfois des choses dans lesquelles il y a quoi du bien de la baraka pour les ceux qui l'approchent tout comme Allah Azza wa il crée des choses dans lesquelles il y a quoi du mal du malheur pour la personne qui qui l'approche alors ici encore une fois c'est de la triara dans un sens figuré dans un sens couvert c'est parce que tout est par le idn d'Allah Subhanahu wa Ta'ala que si quelqu'un il remarque qu eux dans cette maison là c'est comme si Allah Azza wa m'a donné un mauvais signe comprenez Ah, c'est comme si cette maison-là, depuis que je l'ai achetée, il y a la, la baraka. Et il y a d'autres textes qui se rapprochent de ça, quand dans le hadith du prophète, sur le mariage, que ça fait partie de la baraka de la femme, de l'épouse, quoi qui est raisonnable, et quoi sa khitbah, ici le processus de khitbah, d'engagement qui serait facilité, que ça c'est un bon signe, c'est un signe de baraka dans, dans cette épouse en tant que telle. Donc ça c'est l'opinion de l'imam Ibn Al-Qayyim en Ensemble ici c'est soit faire le ta'wil de ce hadith ou comme Aisha radiallahu anha elle a dit c'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit donc le hadith là serait mis en suspens parce que toute la tiyara est rejetée dans le dit ou Le deuxième type d'opinion, c'est quoi C'est que ça, c'est une exception. Que ces trois choses-là, oui, il peut avoir un un mauvais sort dans ces trois choses que le prophète صلى الله a mentionné selon le hadith. Si on applique le hadith, mais on va dire ça, ça rentre pas dans la tayara générale parce qu'il y a un hadith là-dessus. Comprenez Encore une fois, al-Faras est dans un hadith abd al ok Donc De nos jours, ça serait même la voiture, par exemple. Ça veut dire le moyen d de transport. Quelqu'un qui achète une voiture et que depuis le premier jour, il n'y a que des incidents, des, des accidents, autre chose. « Yatatayyaru biha »« Pas un mauvais signe, je vais la vendre cette voiture et, et acheter une autre. » Comprenez ?« la Léhoussanem » Ici, on va pas dire que lui, il a fait du shirk ashrar. Parce qu'il y a un hadith qui se rapporte à parle de le Faras ou bien de deb La maison, la même chose. Quelqu'un achète une maison Et depuis le jour où il a acheté une maison, cette maison-là, il n'y a que du mal qui lui arrive dans cette maison. Ok Peut-être qu'il y a quelque chose avec cette maison que Allah Azza wa Jalla n'a pas mis de, de baraka. Quelqu'un épouse une femme et depuis le jour où il l'a épousée, il y a des problèmes qui lui arrivent et ainsi de suite. Peut-être que c'est un signe que il n'y a pas de baraka dans cette femme-là, dans cette épouse-là, pour une raison ou pour une autre. C'est clair Non. Oui, Ça pourrait être que euh, dans ces trois choses-là, je... Peut-être, peut-être, non, peut-être. Il euh, y a un autre hadith du prophète sallallahu alaihi wasallam. C'est pas sur le tatayur. ok, mais inna min sa'adatil mar'i » Ça fait partie du du bonheur de la de la personne. Et la mention est quoi L'épouse pieuse, la demeure qui est qui est bonne, quelque sorte et masculine et ainsi que la bonne monture ou bien l'animal ou bien que ce soit un véhicule ou autre chose vous comprenez donc ça serait comme le contraire de ça donc ça ça confirmerait un peu le fait que oui il peut avoir ici dans ces trois choses là plus de baraka présente au plus comprenez donc là ça serait comme une exception de la théorie générale de dire ah lui à chaque fois qu'il est présent lui à chaque fois qu'il rentre dans mon magasin c'est une mauvaise journée ça c'est non justifié. C'est une forme ici de shirkun asgar pour une raison non justifié. Encore une fois, sauf, comme on l'a mentionné, sauf s'il si y a une justification. ok Il y a une justification parce que lui c'est un zalim, c'est quelqu'un d'injuste, il a fait tellement de mal, je ne veux pas qu'il soit dans mon magasin. Il va m'attirer quoi des gens comme ça. Alors la sharia, elle, elle, elle, elle Elle justifie et elle approuve le fait de quoi de s'éloigner des gens du mal. What S'éloigner de eux, ça n'a pas de problème. Mais juste parce que je l'aime pas lui, je n'ai pas, je, je ressens quelque chose que lui, je l'aime pas à chaque fois qu'il est présent. Ça c'est tataiur, tataiur qui est interdit et qui peut être shirkun asgar. Il y avait une question? Oui. le Non, ça c'est hadith du prophète c'est pas c'est pas Ibn al -Qayyim. ça le prophète a dit ça fait partie de la bénédiction de la femme ça veut dire future épouse, il dit Alayhi Salam son engagement sa qui est quoi qui est accessible qui est facilité ça roule que okay, la retraite n'est pas compliquée il y a pas trop de processus et d'obstacles et ainsi de suite ça c'est un bon signe et le mahar aussi qui est raisonnable la dot qui est raisonnable c'est clair donc on revient à ce hadith du prophète ﷺ dans lequel il dit ﷺ la adwa wa la tiyara première chose qu'il a rajouté ﷺ c'est l'adwa la contagion ainsi que al tiyara après tu peux juste ouvrir la porte L'adoua ainsi qu'al-tiyara, il a rejeté alayhi salatu c'est le mauvais présage ou bien mauvais augure en quelque sorte. C'est le fait de faire lier un mauvais sort à un événement, euh, encore une fois, sans avoir de lien qui est objectif. Par la suite, il dit alayhi salatu Il n'y a pas de hamah. J'ai pas inclus ce mot dans, euh, dans les mots-clés, dans le fichier des mots-clés, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un mot qui revient beaucoup dans les textes. C'est juste important de comprendre le sens. Même pour ce qui est du sens, les ulama, ils divergent sur lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « la ok Donc, ici, un point important. Plusieurs de ces choses-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de rejeter, c'est des pratiques bien précises ou des croyances bien précises de « al-jahiliyya ». De pré islam qui existait dans le temps de de l'Arabie, dans le temps du prophète sallallahu bien avant le temps du prophète sallallahu alaihi C'est pas nécessairement les mêmes croyances qui existent aujourd'hui dans nos sociétés. Et de ce fait, c'est important de comprendre quoi L'idée plus que l'exemple en tant que tel. Le prophète sallallahu il abolit, il rejette des fausses croyances qui existaient. Dans sa culture à lui, Alléluia, mais on ne va pas se contenter de ces choses-là que le prophète sallallahu a mentionné qui peut-être n'existe pas aujourd'hui en tant que croyance. Mais il y a d'autres croyances qui sont de la même nature, ou bien, ou bien pire. Alors, lorsqu'il dit Alléluia, certains érudits, ils disent ça fait référence à un animal qui est l'ibou. Le prophète sallallahu sallam dit il n'y a pas de croyance particulière qui est reliée à Libou pourquoi Il dit, qu'ils étaient malheureux si elle tombait sur la maison de quelqu'un lorsque atterrissait sur la maison de quelqu'un dans le temps de jahiliya ils disent quoi que ça c'est ainsi que là il y a un des il des, habi... des habitants de, de cette maison qui va mourir bientôt comprenez alors le prophète alayhi, il a rejeté cela et Ils ont dit que ici la ham le mot ham, fait référence à une croyance encore une fois je connais pas les détails exactement une croyance reliée aux os ok les ossements les restes des morts qu'il y a quelque chose qui arrive à travers ça il y a comme des il y a comme des âmes qui vont sortir de ça et ainsi de suite abdallah donc tout ça c'est des choses reliées aux aux croyances de al jahiliya et une troisième interprétation du mot ham donc Les, les trois interprétations pourraient être les bonnes, okay? ça pourrait être, être un mot qui fait référence à plusieurs mauvaises croyances dans le temps de l'Jahiliyé. C'est quoi C'est Certaines Arabes croyaient que lorsque quelqu'un était assassiné injustement, il va avoir un verre de terre qui va sortir de, de, de sa tête, de son cadavre. Et qui va chercher la vengeance, qui va chercher à le venger. Ok, ils avaient ce genre de croyance-là et que le prophète Alléluia, il l'a rejeté et il dit Alléluia, il n'y a pas de safar. C'est quoi safar? Certains d'ayam ils disent safar c'est un animal, une créature, insecte ou autre chose qui serait qui se retrouverait, c'est comme, euh, c'est pas vraiment une bactérie, mais c'est comme si c'est une créature okay, donc, qui a une vie, qui est dans le ventre de certains animaux qui deviennent malades à cause de cela, et ils croyaient les arabes que cette créature-là va sortir du ventre d'un animal et ça va toucher un autre animal, encore une fois ça va créer un certain contagion. Ok et ça c'est l'opinion de l'imam Ahmed Boukhari Ibn Jarir c'est comme ça qu'ils ont interprété ce hadith et il y a d'autres ulama qu'un l'imam Ibn Rajab ils disent non ici le prophète wa sallam, il rejette la croyance reliée au mois de Safar parce qu'il y a des arabes qui croyaient que le mois de Safar c'était un mois qui est quoi qui portait qui était porte malheur Celui qui euh, fait le commerce dans Safar. Celui qui voyage dans Safar que quelque chose va lui arriver. Safar, c'est l'un des mois du calendrier lunaire comme on le connaît. Et après ça, il dit, alayhi salatu al-salam, Le mot Nau, Anwa, ça va venir dans le chapitre juste après, celui, euh, celui, dans deux sections, incha'Allah, azza wa Anwa, très brièvement, c'est les croyances qui existaient dans Al-Jahiliya que la pluie, lorsqu'elle tombe, que cette pluie-là, elle est causée par un certain mouvement des astres. Ok Que c'est les astres qui sont une cause de la descente de la pluie ou bien qui ont fait descendre la pluie. On va avoir toute une section sur ça bientôt, Inch'Allah, donc on va pas, euh, on va pas aller dans les détails. Wala roule, il dit finalement, wala roule, le mot roule, vous le connaissez si vous êtes des Arabes. Certains Peut-être pas vous, mais peut-être vos parents savent ça ou d'autres. Ok, dans les pays arabes, ils font, ils font peur aux enfants par le roule. Ok, le roule, la goule, comme ils appellent ça en français. Donc le roule, c'est quoi? Habituellement, le roule quoi? Le monstre. Le monstre, les fantômes. Ok, le roule, ils disent les fantômes. Alors le prophète là, il a rejeté cela. dans initialement, dans le temps du prophète Ali, sallallahu alaihi wasallam, encore une fois de al-jahiliyyah. Le pluriel c'est rilan. C'est quoi C'est une croyance que certains shayatins, que certains djinns, qu'ils prenaient la forme d'un monstre lorsque tu étais dans quoi Lorsque tu es quelque part dans la campagne, lorsque tu es un voyageur, tu es dans le désert, dans un lieu qui déserte désert tout seul. Là, il va avoir des shayatins qui vont prendre la forme de fantômes ou bien de monstres, soit pour t'effrayer, soit pour t'égarer du chemin. Comment ils t'égarent du chemin C'est que toi, tu sais que... Euh, on le sait encore une fois que dans le temps, il n'y avait pas le GPS. Donc, les gens... Il y avait des guides qui étaient quoi Spécialisés dans, dans le chemin. Pour voyager, de, pour voyager de telle ville à telle ville. Et il y avait des harlem, Il y avait des indications. Donc, il y a un arbre spécial qui a une forme spéciale. Donc, une fois que tu arrives à cet arbre-là, il faut aller à droite, par exemple. Alors, les Arabes, Ils avaient peur, dans ce temps-là, de, des roues, de ces fantômes-là, de al qui sortaient, soit pour les effrayer, ou pour prendre la forme de cet arbre au mauvais moment. Pourquoi Pour t'égarer, pour que toi, tu penses, ah, c'est ça, l'arbre. Alors qu'en réalité, ce que tu as vu, ce n'est pas l'arbre, c'est un jin qui a pris la forme de cet arbre. De ce fait, tu vas prendre le mauvais chemin et tu vas t'égarer dans la nature. Ils avaient peur de cela. Le prophète, alayhi sallatou salam, il a rejeté cette croyance que ce n'est pas Les roule, c'est pas c'est pas que le prophète Salansemil a rejeté l'existence de ces roules en tant que tel, en tant que phénomène, ok? Parce qu'on va le voir Charles juste après, je le montre vous maintenant. Le phénomène peut exister, ça peut exister, il peut avoir des djibbs qui peuvent prendre certaines formes pour faire encore une fois effrayer les voyageurs ou autre chose. Mais là, le prophète sallam, il abolit quoi? Leur influence que si tu as tawakkaloullah subhanahu wa ta'ala ils ne vont pas t'égarer ou ils ne vont pas te faire te faire du mal il y a un hadith du prophète wasallam qui est connu qui idha lorsqu'il y a les roules qui sortent faites le adhan le hadith d'un point de vue chaîne de narration il est faible rapporté par Ahmad il a été euh, déclaré faible par Cheikh al -Bani, par contre Ce qui est authentique, c'est une narration ici qui est dans Moussanaf ibn euh, ibn Abi Shaybah ainsi que Abdurrazzak. C'est les paroles de Umar ibn al Khattab radıyallahu ta’ala anhu. Ça c'est une narration authentique. On lui a parlé des rihlins de ces femmes, de ces fameux roule. Il a dit: Inna hulayta huwa lushey unan khalqihi laddi khuliqalah, wa lakin fihim sahratun kasahratikum. Il dit: Ils ne peuvent pas changer les formes de ce que Allah a déjà a créé. Ça veut dire ils peuvent pas prendre un arbre et le mettre dans un autre endroit ou autre chose mais il dit que dans les djinns il y a des quoi des sorciers et des magiciens comme vos sorciers et vos magiciens vous les êtres humains, alors il dit si vous voyez des choses pareilles, faites le ça veut dire si quelqu'un il est encore une fois dans un lieu qui est désert et qu'il Croit qu'il y a des djinns qui sont en train de sortir sous des formes de de monstres ou de fantômes ou d'autres formes ici pour lui faire peur, alors la personne elle fait le hadîm parce que le hadîm bien sûr il fait peur et il rejette les les shayatin comme dans d'autres hadiths. Ca Un point ici que les ulama, ils euh, ils mentionnent, c'est que on ne renverse pas le mauvais présage par les bonnes paroles. On ne renverse pas le mauvais présage par le bon présage, par les bonnes paroles. Qu'est-ce que cela veut dire Le mois de Safar, le mois de Safar. On a dit que le mois de Safar, il y a certains Arabes qui croyaient que c'était un porte-malheur, le mois de Safar. Alors certains Arabes, pour renier cela, à chaque fois qu'ils parlent du mois de Safar, ils disent « Safarul khair »« le Safar du bien ». Le moi safar, pas safar, c'est pas voyage, c'est safar avec son, safar, le mois. Ils disent safarul khair, safar, le mois du bien, ok Donc, et la même chose ici, les ulama, ils disent, on ne peut pas, on ne devrait pas faire une telle chose, c'est parce que ça, c'est rejeter une bida'a par une autre bida'a, vous comprenez Et ils utilisent entre autres ici la narration, ikri malan ditabirin, il dit, kunna doulousan indabni abbas, il dit on était avec Ibn Abbas compagnon du prophète sallallahu wa lorsque un pigeon est passé ou bien un oiseau est passé et il émettait des sons comme ça il criait des cris en quelque sorte alors un homme il a dit quoi du bien du bien comprenez c'est comme s'il a il a encore des traces ici de, des craintes de la jahiliya il a vu un oiseau qui passe alors un oiseau qui pousse des cris particuliers alors il dit Khayr khayr du bien du bien alors le dit abbas qu'est-ce que Ibn abbas lui a dit il lui a dit la khayr wala char ni, ni bien ni mal comprenez ça veut dire <rire> c'est juste un oiseau qui passe et qui aime descend c'est tout il y a pas faut pas faut pas lier le cœur ici à ce que ah parce que le simple fait de dire khayr ici c'est quoi ça indique qu'il y a eu déjà une certaine crainte juste avant Alors la personne veut vaincre cette crainte en disant non il faut complètement ignorer cette dimension autre que le fait que c'est un que c'est un oiseau. Alors taïd, dans un autre hadith là-homme Bouchari le prophète sera dit la adwa wa la tiyara la même chose il y a pas de contagion il y a pas de tiyara même chose que le hadith qu'on a mentionné plus tôt mais ça ne mentionne pas les six seulement la adwa wa la tiyara mais là écoutez bien ça le prophète sera Allah mentionne quelque chose d'intéressant Илди dit юѓибу ни ал-фа'л. И јадмир, јаме. Илди ле профет салаллах а'л-салам. Ле-фа'л. Фа'л. Фа'лун, та-фа'л. Фа'лун. Кој фа'лун? Ле-фа'л, к'во? Кој ле бон презад. Кој е ле бон презад. Кој е ле Alors, on lui a dit le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا الْفَأْلُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ C'est quoi le fa'l? Alors, il a dit le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, الْكَلِمَتُ تَيِّبَةِ الْكَلِمَتُ تَيِّبَةِ C'est la bonne parole. La bonne parole. C'est quoi le sens de ce hadith? Qu'est-ce que le Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il alayhi salatu C'est le fait de se sentir à l'aise, de se sentir encouragé par quelque chose qu'on a vu ou quelque chose qu'on a entendu. Comme, tu veux faire un commerce, moi et toi on parle d'un commerce, on parle d'un projet. Est-ce qu'on fait le projet ou on le fait pas En fin de compte, après une heure de débat, on va dire, ok, une charla au On va le faire une Ok, peut-être charla. On est, on pense que ça va être azadiel un bon projet qu'on va gagner de l'argent et c'est tout. Et là, soudainement, il y a un, il y a quelqu'un qui tape, qui cogne à la porte. Il y a quelqu'un qui nous connaît qui dit salam alaykum, qui est de passage. Et cette personne-là, la première personne, son prénom c'est Rabah. Le vainqueur. Celui qui gagne. Rebho. Ça vient du mot rebho. OK? Celui qui gagne. Alors, qu'est-ce qui arrive ici? On a voulu faire un projet de commerce. Et la première chance qu'on a reçue, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'appelle... Rabho. Khayrun, Inch'Allah. Ça, ça c'est fa'lu khayrin. Comprenez? Ça crée de l'optimisme. Ou bien... Quelqu'un, il te voit... Et... Il te dit, dans un autre exemple plus proche de la vie de tous les jours, quelqu'un te voit et te dit « Masha'Allah, tu as l'air d'être vraiment en santé aujourd'hui. » comprenez Alors, ça c'est quoi C'est « Fa'lou »« Kalimatun tayyiba » Il y a deux, deux points importants ici. Premier point, comme on va le voir tout à l'heure à la fin, incha'Allah, ce qui s'applique au bon présage et au mauvais présage. C'est que ça, c'est à condition que ça ne Gère pas mon action, ça ne définit pas ma décision. Attention ici. On parle de quoi sallallahu elle fait. Nous j'aime l'optimisme, j'aime ça parce que quoi Ça, ça encourage le cœur, ça apaise le cœur. Vous comprenez Ce n'est pas. Est-ce qu'on fait le commerce ou on fait pas le commerce On ne sait pas. Ah, il y a quelqu'un qui rentre, il s'appelle okay. Vu que lui s'appelle Rabih, alors on va faire le commerce. Non. Ça, ça, je me suis basé sur son prénom pour prendre ma décision. Ça, c'est faux. Vous comprenez Là, on parle du simple fait d'avoir le sentiment. Plus tard, j'ai déjà pris ma décision, mais là, j'ai un bon sentiment. Plus de la décision à cause que quelqu'un, il m'a dit quoi Tu as l'air d'être un bon commerçant, toi. Vous comprenez Quelqu'un me dit ça. Tu as l'air d'être un bon commerçant. Juste, il m'a dit ça Ah, alhamdulillah, inshallah hasadri, là je suis encore plus motivé à faire mon projet. Alors ça, l'aharad, il n'y a pas de mal. Quelqu'un va nous dire ici comme question, alors c'est quoi la différence entre ça et entre le contraire Entre le, la mauvaise parole, si quelqu'un me dit une mauvaise parole, est-ce que je devrais me sentir quoi réticent à faire mon projet. On dit, on va faire le projet, inshallah, on fait l'étude, ainsi de suite. Et quelqu'un, il rentre, il dit, quel jour de perte, khassara On dit, ah, on ne plus le projet. Ou bien, oh, je pense pas le projet va fonctionner. C'est quoi la différence entre les deux ici Les ulamas, ils disent, on peut pas appliquer la même logique au bon pr présage et au mauvais présage. Dans ce cas, pourquoi Parce que le bon présage, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il y a husnudhanin azza wa ta'ala. C'est penser du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez, il va avec la logique, de, avec la direction de tawakkul. Tawakkul, c'est toujours vers une direction qui est, quoi, positive. On s'attend du bien d'Allah Azza wa Jal. Tawakkalu al Allah, ça veut dire j'attends du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Adhulnu billahi ta'ala khayran. Alors, ce qui vient renforcer le bien que je pense d'Allah Azza wa il passe. Ce qui vient à l'encontre de mon tawakkul sur Allah Azza wa il ne passe pas. Est-ce que la différence, elle est claire Ouais Non. Question? Oui. C'est quoi Est-ce que vous pouvez expliquer plus Non. Non. Dès qu'il y a quelque chose procédural, programmé, c'est non. OK? Tout de suite. Là, le prophète, ce qu'il nous a mentionné, comme les ulama, ils ont dit c'est Hafiz, Hakami autre. autres. C'est vraiment quelque chose de spontané, OK? Qui arrive sans... J'ai pas, pas programmé ça. Quelque chose de spontané, quelque chose quelqu'un passe et il dit toi, t'as l'air d'être un bon commerçant. Toi, tu as l'air d'être quelqu'un vraiment en santé, OK? Alors, ça, ça va créer quoi? Un bon sentiment dans le cœur? pas de problème et de deux ça renforce mon tawakkul en Allah subhanahu wa ta'ala je pense du bien d'Allah azza wa contrairement à celui qui passe tu viens d'ouvrir ton magasin le matin tu viens d'ouvrir ton magasin quelqu'un rentre il dit tu pas l'air d'être quelqu'un fait pour le commerce toi c'est pas des gens comme toi qui gagnent OK alors là ce que je suis autorisé à À aller avec cette... Euh, être tellement affecté par cette parole Non. Pourquoi Parce que ça, la direction, elle est négative. C'est de la même nature ici. C'est un impact sur la motivation, la, le cœur de la personne. Mais là, la direction, elle est quoi Négative. C'est contraire au tawakkul d'Allah Azza wa Jal. Ça veut dire, lui, vient de me dire euh, « n'est pas trop tawakkul en Allah, toi t'as pas un bon avenir. » Vous comprenez Alors, je dis que tu dis kill this ce qu'il dit ana tawakkeltu ala allah c'est lui le razzaq subhanahu wa ta'ala oui est-ce que c'est c'est du fait de nommer son son enfant une chose tout à fait excellent donc prophète pas dans ce chapitre mais même comme dans plusieurs hadiths nous a recommandé parfois il a changé les prénoms donc donner les les bons prénoms dans certaines cultures des prénoms Relié au malheur et ainsi de suite. Ok, ça c'est contraire à la sunna du prophète ﷺ jusqu'au bout que le prophète il a changé les prénoms de certains adultes dans son temps, de certains des sahaba ta'ala. Donc, un, un prénom qui est positif. Donc ça, ça fait partie aussi, inshaAllah azza wa jalla, de de alpha, Les même les ulama ils ont mentionné le ta'lil pour ça en quelque sorte. Ok, quelqu'un il s'appelle Hazn le, le le triste. Ok, il y a un prénom chez les arabes qui est le hazan Alors si quelqu'un qui s'appelle Hazan, les ils disent pourquoi c'est contraire à la sunna de l'appeler. C'est parce que quoi, les gens ils vont dire Tristesse il est arrivé, tristesse et là aujourd'hui, tristesse va venir demain, comprenez Donc ça crée en quelque sorte, ça ouvre cette porte vers vers les mauvaises croyances. Que faites de l'appeler Rahma par exemple est partie. Rahat sakina. Sakina est partie. N'am, walakin voilà qui... je vais pas parler de ce prénom particulier, OK, oh. pour des prénoms particuliers aller... <rire> voilà quoi. Walakin les ulémas ils disent dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi toujours chercher quoi Chercher les les bons, les bons parents. N'am. Euh, ولابي داود ولابي داود دونك سي ان اوتر حديث celui de ابو aussi authentique عن عقبه ابن عامر قال ذكرت الطياره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفال ولا ترد مسلما dit le prophète صلى الله عليه وسلم on lui a parlé c'est de at-tiyara de cette fameuse tiyara c'est alors qu'est-ce qu'il a dit عليه الصلاه والسلام sa meilleure forme احسنها c'est le Fal, C'est le fal. encore une fois. Le faal, c'est l'optimisme. Il dit, alayhi sallatou salam, la meilleure forme de taillara, c'est l'optimisme. C'est le fal. Il dit, alayhi sallatou salam, La taillara ne devrait jamais pousser un musulman à rebrousser chemin. Ne devrait jamais, quoi Faire Reculer un musulman. Donc, ça, c'est le dabit. Les ulama, ils disent la taillara, ici, parce qu'il y a... Il y a euh, il y a un paramètre qui définit la gravité de la tiyara parce qu'on va voir tout à l'heure sur le hadith juste après en pratique en pratique dans la dans la vraie vie il y a personne parmi nous qui n'a il y a pas quelqu'un parmi nous qui n'a pas déjà eu des sentiments de tiyara vous comprenez parce que tiyara ça peut venir aussi de west wasat à le tu as vu tel lui à chaque fois qu'il arrive voilà ce qui t'arrive À chaque fois qu'il est présent, voilà ce qui arrive. À chaque fois que tu voyages vers avec telle personne, voilà ce qui t'arrive. La pensée en tant que telle, ce qui tourne dans la tête, il y a personne qui, qui échappe à ça. On va le voir juste après une Par contre, ce qui est interdit, c'est quoi C'est l'action, d'agir en conséquence. La interdît aux Dit le prophète sallallahu alaihi wasallam, ne devrait pas quoi faire reculer, dissuader un. A абхисалди عليه ça, والسلام. Фа, ајде ако види од кум, што го сака, тој ќе каже: Аллахома, не доаѓа со лошите, освен што ти, не доаѓа со добриоте, освен што ти. Не има никој, освен што ти. Не има никој, освен што ти. Не има никој, освен што ти. Не Il y a personne qui amène les hasanats le bien à part toi. Il y a personne qui rejette, qui éloigne, qui protège d'essayer être à part toi et la illa Il n'y a pas de force ni de changement à part par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici c'est quoi ce dua là, c'est pour renforcer le le tawakkul, c'est pour renforcer le le tawakkul ici pour faire comme en quelque sorte pour pour pour effacer les waswases de Encore une fois, ici l'exemple, quelqu'un qui a un commerce. Dès qu'il ouvre le matin son commerce, il y a le premier client qui arrive avec un mauvais commentaire. Le deuxième, il arrive, il dit « Toi, tes produits, c'est trop cher, tu es le, le pire commerçant. » Le troisième, il arrive, il dit « Toi, ça fait longtemps tu m'as pas payé, ta dette, et ainsi de suite. Et... » Alors là, tout de suite, Shaitan il va jeter dans le cœur de cette personne-là que cette journée-là, ça va être quoi catastrophique ça va être une journée de mal ce qui s'amène sera seulement du mal alors si quelqu'un ressent une telle chose il peut dire ce doua là yatibi alhasanat illa an seulement allah anna alhasanat seulement allah bkhaz alsayiat ila hawla wa la quwwata illa billah Oui, ya khy wala yadhhabu bilhasanat illa an seulement allah anna alhasanat seulement allah bkhaz alsayiat ila hawla wa la partie illa billah wa la yadhhabu bilsayiat n'am wa la yadhhabu bis sayiat فيك بارك الله ولا يدفع ولا يدفع السيئات لا يدفع repousse pas ya personne qui repousse les sayeats par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette narration ici de Abu Daud wa lahu min hadith ibn mas'ud si dans Abu Daud on a le hadith de ibn mas'ud radi Allahu ta'ala anhu que le prophète sallahu La tiyara, c'est le shirk, la tiyara, c'est le shirk, la tiyara, c'est le shirk. Après ça, Ibn Masoud, le compagnon qui rapporte ce hadith, il ajoute un commentaire. Ça, c'est pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa ok le prophète sallallahu alayhi wa il a dit quoi Tiyara, shirk, tiyara, shirk, tiyara, shirk. Comme on l'a dit, c'est shirk mineur, hein l'origine sauf si la personne elle croit que c'est le pigeon ou le chat noir qui va changer le sort ou autre chose bien sûr, mais à l'origine c'est shirkun ashram, mais Ibn Masroud le compagnon qui rapporte ce hadith, il ajoute un commentaire à la fin, à la fin il dit quoi il dit Wa ma minna illa. chacun parmi nous a déjà trois points de suspension il n'a pas dit quoi OK ça veut dire chacun parmi nous il a déjà eu des sentiments de tiara ici il dit ولكن الله يذهبه بالتوكل Mais Allah fait sortir cette chose là du cœur par le par le tawakkul le croyant c'est avec son tawakkul qui va, qui va vaincre cet obstacle cette épreuve là de tiara qui pourrait encore une fois orbiter dans dans son cœur Dans l'autre hadith du prophète alayhi salatou salam rapporté par Imam Ahmad il dit le prophète sallahu alayhi wasallam man raddathu at-tiyaratu an celui qui se fait dissuader par la tiyara ila komidushirk ila faqad ashraka encore une fois shirk min faqad ashraka celui qui se fait dissuader par la tiyara, Il allait voyager, il allait rencontrer quelqu'un, il allait vendre quelque chose. Mais à cause du chat noir, le matin, il a changé, il est revenu chez lui à la maison. Alors, lui, en somme, qu'est-ce qu'il qu qu a fait aujourd'hui il, il a commis du shirk, shirk al-asgar. Alors, ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, فَمَا كَفَارَةُ ذَلِكَ Ya Rasulallah, c'est quoi l'expiation, c'est quoi la kafara Comment se faire pardonner pour ça Alors, il dit, alayhi salatu wa salam c'est le fait de dire, يقولا, اللهم لا خайра إلا خайруك ولا طайра إلا طайруك ولا إله غайруك Oh Allah, il n'y a pas de خайр à part ton خير. Il n'y a du bien que, que ton bien. Et il n'y a pas de طайр, de طيار ici, que ton طайр à toi. Ça veut dire, c'est au sens probablement ici plutôt figuré, ça veut dire, il n'y a pas, de, il n a pas de, de sort à part le sort qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a Il a écrit Subhana wa ta'ala après ça il dit le prophète alayhi ssalam wala ilaha ghairik et la ilaha اله... apart Allah il y a pas de de euh, de dieu véridique apart Allah subhana wa ta'ala ça veut dire c'est encore une fois pour réinitialiser le tawhid de la personne encore une fois probablement ça c'est dans les livres de de dua, et et, autres. et finalement le hadith de Fadl ibn C'est pas Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas, c'est Al-Fadl Ibn Abbas. Même si dans ce hadith-là, d'un point de vue chaîne de narration, il y a quelques quelques points problématiques, mais il vient confirmer l'essence qu'on a mentionné auparavant, que okay, parfois les ulama ils mentionnent des hadiths même quoi un peu faibles pour soutenir des hadiths authentiques déjà mentionnés. Les hadiths authentiques ont déjà quoi établi le terrain. Par la suite, les hadiths faibles ils viennent tout simplement quoi soutenir ou réexprimer la même chose d'une autre façon. Alors ici dans le hadith, il dit "Innama at-tiyarat ma amdaka aw raddak." La tiyara c'est ce qui te fait agir ou ce qui t'empêche d'agir. C'est ça la tiyara sur laquelle nous sommes responsables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma qam il dit ici le charih, amma ma yaqa'u fi an-nafs fala yakhlu minhu ahad. Ce qui, euh, ce qui orbite autour du cœur, les simples pensées, ça, il n'y a personne qui est immunisé, pleinement immunisé contre contre cela. C'est clair On Passons à la prochaine section, Inch'Allah, qui est sur at Maintenant, on va parler de at C'est quoi at Ça vous rappelle quel mot en arabe Nudum, Nudum, les étoiles ou plus généralement les astres. Ok, rappelons-nous ici que les Arabes c'est pas les étoiles au sens que la NASA aujourd'hui appelle les étoiles, c'est les astres en général, tout ce qui est dans le ciel on appelle les les étoiles. Alkawakim. Donc ici le Tendi, Tendi, vous pouvez deviner que maintenant on parle d'astrologie, on parle de l'astro. Logie, à Le fait d'utiliser ici les noms, les astres, que ce soit étiquetage à travers des croyances ou bien quoi étalage pour tirer des des informations étalage, cest à les utiliser comme preuve pour certaines informations. Alors les ulamas, ils disent, les savants, ils disent, axem faire référence aux astres. Il y a plusieurs cas de figures. Numéro 1. Ilm al-ta'thir, وهو اعتقاد ان هذه النجوم لها تاثير في حوادث الكون. La performice c'est quoi C'est de croire qu'il y a une influence que les astres influencent des événements de de cet univers. C'est quoi le е de ça شركة خكلاغ، اوكي؟ Il y a des il y a des croyances entières, des nations entières du passé Que c'était ça leur religion. C'était des mouchriquines parce qu'ils adoraient les astres. Comme le peuple de Ibrahim wa humus sabi'atul ladina al annaha al les sabi'in selon certains comme mentionné dans le Coran karim Ceux qui adorent les astres ou qui croient que les astres ont quoi En la capacité de d'influencer l'univers, de maîtriser l'univers. On sait ici que Ibrahim, comme dans Surah An-Naml, si je me rappelle bien, il a parlé à son peuple et il leur a parlé ici. Ainsi de suite, il a voulu leur expliquer comment est ce que ces astres-là ne peuvent pas être le Dieu et le Créateur Subhanahu wa Taala. Donc ça c'est ilm al science de l'influence, croyance de l'influence des astres. Ou bien ilm al La science ou bien la croyance de quoi ici, est si ici c'est le mouvement des astres qu'est-ce que cela nous nous indique les bagriffati, baghi miscalh, baghi miscalh al-din ou al-duniyah pour connaître certaines des choses reliées au din, à la religion ou bien à la duniyah, à la vie du bas monde. Donc là maintenant on va entrer dans le hukm en tant que tel. C'est quoi les comme la a beau croire que les astres créent les événements en une part de maîtrise de cet univers ça c'est shirkun akbar ferrobobia. OK c'est un shirk dans la dans la seigneurie ça peut ne pas être shirkun akbar mais être kufrun akbar c'est pas du kufr de type shirk mais c'est un kufr d'un autre type si c'est ici il est estadalla biha ala al Si, elle est, si elles sont utilisées, si les astres si ils sont utilisés, plutôt si les astres sont utilisés pour quoi Déclarer l'avenir. Donc, vous voyez la différence ici Il y a quelqu'un qui croit que les astres créent les événements. Ça, c'est kofur de type shirk akbar. Shirk majeur dans la ruboubiya. Il y a quelqu'un qui croit, non, non, c'est Allah Azza wa qui crée les événements, c'est lui qui a créé les astres et tout. Mais il croit que moi... Je peux prédire ce qui va se passer demain en analysant les astres. Comprenez, ça c'est du coffre aussi. C'est pas le shirk d'Enrobubia, c'est un autre type de coffre parce que il est en train de prétendre qu'il connaît l'avenir avec Allah Zawjel. Comprenez. Alors ça c'est un coffre akbar, c'est parce que il dit que il connaît l'avenir avec Allah Azza Troisième casey shirkun asgar il ait attendu à un hah sabab li hawadith shirt mineur ça c'est après l'événement si je fais un lien entre les astres et l'événement qui est arrivé à ah, la nuit la la pluie est tombée la neige est tombée il y a eu une tempête c'est à cause de du mouvement de tel astre c'est parce qu'il y a eu tel changement dans le ciel là je ne crois pas que c'est l'astre qui a quoi créer la pluie je crois que c'est Allah azza wa qui a mis ce mouvement des astres comme un comme un sabab Comme une cause qui a fait tomber la pluie, vous comprenez Mais sachant maintenant que ce sabab, que cette que cette que ce lien de causalité, il est non fondé d'un point de vue scientifique et d'un point de vue aussi chara. Ni dans le Coran, ni dans le hadith, ni dans la science matérielle, on ne peut dire que le mouvement des astres a fait tomber la pluie. Alors ça, c'est un shirk qui est quoi Asrar mineur. C'est parce que c'est un shirk relié aux causes. Rappelons-nous toujours, chaque fois qu'il y a un lien de causalité non fondé, même si la personne, elle croit que ça vient d'Allah Azza wa Jal, mais c'est un lien de causalité non fondé, c'est shirkun mineur, ashrar. Si maintenant la personne, elle croit que c'est la cause elle-même, qui est indépendamment d'Allah Azza wa Jal, elle fait tout, shirk akbar, ça, c'est clair. Vendez Maintenant, pour ce qui est de « ilmu tassir », maintenant, c'est pas... Donc, on a parlé ici de de l'influence. L'influence, ok Influence des astres sur les événements. Soit l'influence... Soit les astres ont créé l'événement. « Shirk Akbar » dans la « Seigneurie » ou « Soit... Non, non, non. C'est Allah Azza wa qui a créé les événements. Mais Allah... Ou bien... Mais je peux savoir, je peux connaître... L'avenir, demain, la semaine prochaine, de par le mouvement des astres. Ça, c'est Kofurun Akbar parce que je prétends connaître l'avenir avec Allah Azza Au troisième cas, c'est quoi Je prétends qu'il y a un lien de causalité entre les astres, mouvement des astres, et quelque chose, mais de façon non-objective, de, de façon non-prouvée. C'est de la pure spéculation, ou bien euh, de la su superstition ou autre chose, Shirkun Asra. Oui Le troisième, c'est... Non, ilm euh, tafir influence. Okay. Okay. ok, parce que c'est causalité. Je crois que cette cause, voyez. Oui. Donc, soit la causalité elle est indépendante, les astres causent cela de par eux-mêmes, shirk akbar. Causalité dépendante de la volonté dans la azhar, shirk asar. Ou les astres vont Causé ou non causé, mais je peux connaître l'avenir. Kofr akbar. En lisant les astres. Okay? Comme la fameuse discipline, science de shayatine. C'est de l'astrologie. C'est ça l'astrologie. C'est je peux connaître l'avenir de par les astres. Vous comprenez Ça c'est kofr akbar. Ayyadun billahi subhanahu wa ta'ala. Ilmeut tasyir maintenant. Tasyir c'est quoi C'est euh, déduire certains calculent en se basant sur le mouvement des astres déduire certaines quoi certaines conclusions on va voir des exemples incha allah wa subhanahu wa ta'ala an yastadilla bi al masalih diniya dans lesquels c'est complètement justifié c'est même obligatoire c'est de déduire quoi des masalih à avoir à avoir des euh, C'est de, de tirer des conclusions, des informations reliées à la religion d'Allah Azzawaj, à nos pratiques. Et ça, c'est parfois obligatoire, comme pour les salawats. Les salawat c'est relié à quoi Au mouvement du soleil. Donc, il y a ici une certaine étude du mouvement du soleil. Mais pourquoi Pour savoir... Ah, maintenant, Allah, il veut que je fasse d'or Ah, Allah, maintenant, il veut que je fasse quoi Asr, c'est clair Ou al qamar La lune, ahilla. Aluna ka ahilla, hiya Hajj, c'est avec le mouvement de la lune qu'on peut connaître les mois lunaires et qu'on peut connaître aussi début du mois, la fin du mois, pour ce qui est de Ramadan, pour ce qui est de, de certains mois comme Ashur al-Hajj ainsi de suite. C'est clair. Donc là, on analyse le mouvement des astres pour tirer des conclusions justifiées sur la religion. Ça c'est un exemple dans lequel il y a aucun problème. Ou bien, Masaliha al Pour tirer des conclusions ici, d'un point de vue, quoi dit pour la dounia Quel type de conclusion Quand Pour connaître les directions. L'Est, c'est par où L'Ouest, c'est par où Le Nord, c'est par où Le Sud, c'est par où Mais en se basant sur quoi La position des, des astres. Ça, c'est pas interdit. Во contraire, Allah s.w.т. Il dit «Wa'alamati wa bin najmihum yahtadun». Allah s.w.t. Il, mis, il dit dans le Qur'an qui nous a mis ces là ces étoiles comme quoi? Comme des alamats, comme des signes pour nous guider. Pour nous guider, ça veut dire ici pour nous guider pas dans la vie. Nous guider d'un point de vue géographique ici. Comme les ulamas ils l'ont expliqué. Et aussi on peut utiliser Pour ce qui est de l'Qamar, menace il le Qamar, les phases de la Lune. la Lune elle a plusieurs phases, dépendamment donc dans un seul mois, 28 ou 29 jours, la Lune elle va avoir plusieurs Qamarakat ou plusieurs menaces il ici plusieurs phases de la Lune. Elle aide aussi, comme certains Ulama le mentionne, encore une fois, je ne sais pas spécialiste de de la géographie traditionnelle, ok, mais Ceux qui sont spécialistes, ils peuvent savoir à travers cela les saisons, les différentes saisons de de l'année, de As-Sana. Pour cette chose bien particulière, il y a certains ulama qui l'ont interdit, comme Qatada Asfian ibn Uyayna. Il y a autre chose, il y a certains ulama qui ont dit qu'il n'y a pas de besoin pour ça, c'est pas comme Ramadan, il a dit autre chose ou pour les directions. Alors ils l'ont interdit. Pourquoi cette dan pour fermer la porte à donner trop d'importance encore une fois au mouvement des as et ainsi de suite et à d'autres ulamas comme Imam Ahmad ibn Taymiyyah qui disent que c'est que c'est licite que c'est licite donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Quran et karim nous mentionne certaines ayats encore une fois on a mentionné celle de sourate al nahl aussi dans sourate Al-An'am wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma biha fi dhulumati al-barri wa al-bahri Allah said il a dit que il nous a créé les nujum Les étoiles afin qu'on puisse être guidé dans l'obscurité de la terre et de la mer, c'est les étoiles qui vont nous guider, ça va nous servir de repère, il n'y a aucun mal dans cela. Dans Sahih al-Bukhari, ta'ala, l'un des grands tabiris, l'un des grands savants de l'islam, il dit quoi خَلَقَ اللَّهُ هَذِهِ النُّدُومَ لِثَلَاثٍ Allah Azza wa il a créé les étoiles, les astres, pour trois raisons. Zinatan lissama. Une beauté, un ornement pour le ciel. Raison numéro 1. Warudouman lisshayatine. Et lapidation pour les lisshayatine. Comme dans Al Mulk, on a parlé de ça aussi auparavant, si je me rappelle bien, dans cette série, ok, pour protéger le ciel contre l'espionnage des shayatine. Et numéro 3, « Et des signes comme un repère pour celui qui est perdu. » Donc un repère géographique. Il dit, « Tout celui qui essaye d'utiliser ces étoiles-là pour autre chose. » Qu'est-ce qu'il dit ici Alors, il est entré dans le domaine d'une spéculation non justifié, et il a dit du n'importe quoi sur Allah subhanahu wa ta'ala, et il est dans l'erreur, ça veut dire ici, il a ouvert encore une fois une porte vers vers l'égarement. Et il a dit un autre hadith ici du prophète alayhi salatu salam, dit à Rasulullah sallallahu alayhi salam « Thalathatun la yadkhuluna al-jannah » مُدْمِنُ الْخَمْرِي وَقَاطِعُ الرَّحِمِ وَمُصَدِّقُن بِالسِّحْرِ Il dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a trois personnes qui ne vont pas entrer dans Jannah. C'est qui ces trois personnes Il dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Celui qui est مُدْمِن qui boit régulièrement l'alcool. Comme on appelle ça aujourd'hui un alcoolique. Quelqu'un qui toujours boit l'alcool de façon régulière. وَقَاطِعُ celui qui coupe ses liens de famille il a coupé ses liens de famille dit alayhi salatu salam celui qui croit en la sorcellerie alors certains ulama ils disent la sorcellerie ça inclut aussi dans ça quoi cette forme là d'astro, d'astrologie euh, lorsque le prophète est-ce que le hadith il est clair Oui. Naam, wa musaddiq celui qui croit en la sorcellerie. Pas il croit que la sorcellerie elle est réelle, qu'elle a un تأثير, OK? Non, la sorcellerie oui elle a un تأثير, c'est dans le Coran et dans la Sunna. Celui qui y croit, ça veut dire il va croire en des conclusions non fondées de la de la sorcellerie, de certaines formes de sorcellerie comme on a dit la sorcellerie y a plusieurs formes de sorcellerie, à certaines formes qui sont plus liées à des actions à voir des effets. Sur des gens, faire du mal à des gens, changer des choses ou autre chose. Et il y a des formes de sorcellerie plutôt concentrées sur l'information, déduire de l'information sur « al-ghaïb », sur des choses de l'invisible, de l'avenir ou bien du présent, comme des choses perdues ou autre chose. Alors il dit « al sallallahu Musaddiqun »« Celui qui croit en ce genre de choses, il adhère en ce genre de choses, alors lui, il ne va pas entraîner « al-janma » Euh, Qu'est-ce que cela veut dire lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit il ne va pas entrer le Jannah Par exemple, pour ce qui est Khamri, quelqu'un qui est un alcoolique. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit il ne va pas entrer le Jannah. Alors, les ulama bien sûr, avant les ulama il y a l'opinion extrême des khawarij des mu'tazilahs qui disent que celui qui commet des péchés majeurs, comme l'alcoolique, il ne va jamais entrer le paradis. Donc, pour l'éternité, il va être en enfer. Okay Ça, c'est contraire à la croyance de l'ahle sunnati wa al-jama'a. Deuxième opinion, ça c'est très important, s'il vous plaît écoutez ça. An min wa al Tout ce genre, il y a beaucoup de hadith qui dit celui qui fait telle chose va pas entrer le Jannah, celui qui fait telle chose, ok? Oui, c'est vrai que les uléma dans les sciences, dans les livres de hadith, Fatḥul nawawi les grands livres de commentaires de hadith, ok? Ils vont dans les détails, ils essaient de concilier différents textes et ainsi de suite pour pour essayer. Mais -salaf, les salafs, les peuples ancêtres, ils avaient une, une approche un peu différente. Ils appelaient ces textes-là « non au C'est quoi « non au C'est quoi « wa'id? La menace, l'avertissement. Okay? Ça veut dire les textes dans lesquels ça mentionne qu'il y a une punition grave pour telle ou tout, telle autre personne. Les ulema, comme Imam Ahmed, ils les traitaient comme les textes reliés aux attributs d'Allah Azzawajal. « Amruha kama ja'at » Laissez-les comme ils sont ces textes-là. Pourquoi vous croyez Pourquoi vous pensez les gens Pour que ça ne fasse pas quoi dissoudre la force, l'impact de ces hadiths. C'est clair. Donc, dans un cours de hadith avancé ou dans un cours sur et de iman et de répliques aux khawarij du mu'tazila, c'est suite Dans les cas où on va faire une analyse plus détaillée de ces textes-là, oui étudier ces textes, cest dire voilà le où possible et comment mettre. Mais on ne va pas dire sur la khutbah, par exemple, khutbah de Jumu'a Il y a des gens, tu veux leur faire un rappel. Tu dis le prophète sallallahu alaihi wasallam dans le hadith authentique quoi. La yezni zani hina yezni wa houa. Mu'min, par exemple, wa la yezniqou. حين يسرق و هو مؤمن. ولا يشربو الخمر حين يشربوها و هو مؤمن. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. «Celui qui vole, celui qui fait le zina, celui qui boit de l'alcool, il fait pas ces trois actions-là lorsqu'il est quoi? مؤمن, croyant. Ça, c'est le hadith de Rasulullah. Vous comprenez? C'est suffisant. Pourquoi? L'effet, c'est de dissuader des gens de désobéir à Allah. Sinon, son, son, Ça, ça ça tout celui qui est mu'min qui aime Allah Azza wa qui craint pour son iman il va être quoi choqué par ce hadith il va quoi Mais si je commence à dire aux gens par contre les ulama ils disent il va être mo'min ناقص ايماني il est encore mu'min mais son iman il a diminué que après ça s'il fait la tauba l'iman va reprendre sa place il peut il, pour, il se pourrait que son iman il monte avec les bonnes œuvres malgré cela et ainsi de suite alors là les gens ils, oh, OK alors Vous comprenez C'est pour ça les Salaf ils disaient quoi Amruhakamajat les textes de l'Uaïd, textes de de, euh, de de la menace ou bien de l'avertissement. On devrait bien les comprendre dans un sens où on ne devrait pas tirer de ces textes-là des conclusions contraires aux principes généraux de l'Islam qui est « arrêté le Sunnah al-Jama'a, comme le fait que celui qui commet un péché majeur n'est pas éternisé en enfer. Ça, c'est connu. Ça, c'est la croyance de al Mais aussi, il faut pas aller trop dans les détails où il des textes et tout. C'est parce que sinon, ça va faire quoi Ça va atténuer l'effet de ces textes-là, de la loi, de la menace. Certains aussi ils ont dit :« Ils ont dit que ce hadith-là, parle. Sur celui qui le fait مستحيل celui qui qui est alcoolique mais qui est مستحيل ça veut dire il considère que l'alcool allait est, est halal et il y a aussi une autre opinion qui est aussi euh, qui est aussi assez respectable et assez assez forte qui est que la yadkhulul janna ça veut dire ils vont pas entrer le janna au début avec les premières personnes qui vont entrer le janna ça veut pas dire qu'ils vont jamais entrer les les le janna et il y a une autre opinion qui dit que Des gens comme ça, comme un alcoolique, celui qui boit régulièrement l'alcool, Eh bien en général il va avoir une fausse khatima, il va mourir sur le coffre ou autre chose, il va pas mourir sur l'islam Allah Azza wa Jalla ne va pas l'aider à mourir sur l'islam Iyadam billahi subhanahu wa ta'ala c'est pour ça qu'il va pas entraîner al-jannah, wallahu alam, donc encore une fois c'est une petite étude, on a besoin de ce genre de ok, juste pour parfois répondre que ce soit khawali jumu'atazila ou autre chose, mais on revient encore une fois à la norme qui est, ça c'est des dans lesquels le prophète dans il nous met en garde et on doit les prendre au sérieux comme ils le sont prochaine section et qui devrait être la dernière pour aujourd'hui inshallah majja <médiculose> afilistisqa al le singulier c'est naouhun naouhun et le pluriel c'est anwa' <médiculose> c'est quoi anwa' a? on a parlé de l'astrologie avant dans un sens plus général. Maintenant, on va parler d'une certaine forme qui s'apparente à l'astrologie. Encore une fois, aux astres. Al-Anwa, c'est le fait de soit demander la pluie. Istisqa. Le mot istisqa, c'est demander la pluie. On connaît Salat al-Istisqa. Faire la Salat istisqa demander la pluie d'Allah Azzawajal. Alors, cette pratique-là dangereuse et contraire à l'islam, qui istisqa bil anwa c'est soit la plus grave, ça veut dire prier les astres directement pour leur demander la pluie, Qui est quoi ça Shirk akbar. OK, ça c'est clair. Ça c'est pratique de mouchirikin clair ici, prier les astres et leur demander la pluie. C'est dans la uluhiya et une croyance aussi dans rububiya. Ou quoi C'est pas les prier les astres, mais lorsque la tombe, la, la pluie elle tombe, on croit que Ah, c'est parce qu'il y a eu un certain mouvement des astres. Okay? Donc, le, le Nau ici, les Arabes, encore une fois, probablement ça existe dans d'autres cultures. c'est n'est pas seulement chez les Arabes. Mais ils avaient cette croyance dans le que qu'il y a certains enouais, certaines positions, certaines phases des astres et des étoiles. Lorsque c'est accompli, il y a la pluie qui va, qui va tomber. C'est clair. Donc, là, la personne attribue ça à Allah Azza wa en tant que la volonté finale absolue, mais elle va considérer que c'est ça la cause, le sebeb, c'est un changement. Alors ça, c'est un shirkun asgar. Donc, comme on a dit, si, euh, si la personne croit que les astres font tomber la pluie, shirk akbar darububiya, si la personne, elle croit que c'est Allah Azza wa qui fait tomber la pluie mais quand même elle invoque les astres, elle les prie shirk dans al les deux c'est shirk akbar, sinon c'est shirk asghar, si c'est une simple attribution de l'événement en tant que tel, sans croire que c'est les astres en tant que tel qui croient. Les ulama, donc, ici on va voir dans le hadith dans un petit moment, Incha'Allah Azza motirna binawi motirna quoi Binaoui, ça c'est la forme de Shek qu'on va voir maintenant, le changement. Shek mineur. On a été, on a reçu la pluie par le Naou de tel et de tel. Regarde, l'astre là-bas, il est rendu là-bas. On a été quoi On a reçu la pluie par ce changement-là. Comprenez Shekou, quoi Asra. Différent. Petite différence ici. Substituance, attention, c'est détaillé ici. Descriptif ici. Sans faire de lien, juste le temps. Mon ternafi, khilel, on a reçu la pluie pas par ce changement, lors de ce changement. C'est clair On a reçu la pluie hier lorsque c'était la pleine nuit. La pleine nuit, est-ce que ça c'est shirk asra En apparence, non. Okay? sauf si la personne elle a une autre intention ici. Mais c'est juste par hasard entre guillemets. Hier, c'était la pleine nuit. On a reçu. Mettons, on, on, on connaît pas, on connaît pas les dates et le chiffré. Quelqu'un qui est illettré, ok, qu'on Il connaît pas les dates et en chiffres et en le mois et ainsi de suite. C'est quand la dernière fois que qu'il a qu'il a plu ici Alors quelqu'un va dire, eh, tu te rappelles lorsque c'était la pleine nuit C'est là où la nuit est tombée. Ça c'est pas shirq, أصغر. Ça c'est seulement quoi parler d'une date, un horaire particulier. Mais si je dis ah c'était par le fait que c'était la pleine nuit qu'on a reçu la pluie, c'est là où on est dans le shirk » أصغر, mineur. Est-ce que la distinction est claire Ça va Allah subhanahu wa ta'ala Allah عز وجل in dit dans sourate Al-Waqi'ah "et vous rizq vous Allah Azza wa Jall il nous dit ça les ulama de tafsir plusieurs ulama l'opinion de la majorité et tajaluna c'est que Allah Azza wa Jall il vous fait descendre la pluie Allah Subhanahu ta'ala il parle aux mushrikin Allah Azza wa Jall leur donne la pluie et à la place de le remercier ils vont faire quoi ils vont faire takthib c'est en faire shirk ils vont dire ah c'est les astres qui nous ont accordé la pluie vous comprenez Alors ça c'est ça c'est bien sûr contraire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith authentique du prophète عليه الصلاه والسلام rapporté par l'imam Muslim عليه رحمه الله تعالى hadith Abu Musa al-Ash'ari il a dit عليه الصلاه والسلام quatre dans min amr al-jahiliya quatre dans quatre pratiques ma, dans ma oumma pratiques de al-jahiliya qu'elles vont rester dans ma umma va toujours rester dans ma umma, ça va toujours faire partie de ma umma, même si c'est des pratiques de l'jahilié, elle va toujours quoi, va toujours y avoir des restes, des gens de ma umma qui vont faire ça. Alors il dit « Alléluia ». La yatrukuna al-fakhru bi al-ahsab, se vanter de notoriété. Mon père était, mon grand père était, notre tribu elle était. Vous comprenez? se vanter que ce soit dans le bien ou dans le mal surtout si c'est dans le mal qui pourrait nous donner ici un exemple dans le mal c'est quoi comment est-ce que se vanter de notoriété ça pourrait être dans le mal se considérer meilleur qu'un autre s'il y a un certain ta'ali certaine fierté excessive de l'arrogance quoi aussi statut social tribu se vante de ses ans de ses ancêtres qui n'ont pas de valeur auprès d'Allah Nous avons un hadith ici il dit alayhi salat al wa salam Inna Allah qad adhaba ankum 'ubiyyat al-jahiliyah wa fakhrha bil aba Il dit le prophète sallallahu alayhi wa salam que Allah azza vous a enlevé avec l'islam les croyances de la jahiliyah De se vanter avec vos ancêtres il y a deux mo'minun taqi ou fadirun shaqi un croyant pieux ou un quoi désobéissant qui est dans le malheur c'est ce qu'il y a auprès d'allah c'est ce que le musulman doit doit savoir après ça il dit alayhi salat wa salam adam wa adam min les gens sont les fils de adam et adam il vient de terre Tous, c'est la même origine, en fin de compte. Tous, tout remonte à Adam, alayhi salam Après ça, il dit, alayhi s-salatu wa s-salam, Que des gens cessent de se vanter par des ancêtres qui ne sont en réalité que des cendres dans Jahannam. Comprenez Ça veut dire quelqu'un qui se vante de quelqu'un qui était quoi musulman ou bien adou d'allah subhanahu wa taala ennemi d'allah azawajid ah ça c'est notre ancêtre ah c'est c'était quelque chose ce qui existe jusqu'à aujourd'hui chez plusieurs musulmans ah oh, nos ancêtres foulains nos ancêtres les telles choses les telles choses alors que ça c'est des c'est des gens qui sont morts dans Ou bien sûr le kuffar alors il dit allahissalam c'est soit tu sens soit tu cesses de te vanter de ce genre de personnes là par ce genre de personnes ou c'est quoi l'alternative écoutez bien ça c'est un hadith authentique aulayakununna أَهْوَنَا عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجُعْلَانِ اللَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا النَّتَنِ Ou bien ils vont devenir, ces gens-là, ceux qui se vantent auprès d'Allah azzawajal, ils vont devenir tellement négligeables, sans importance, parce qu'ils se vantent de leurs ancêtres, les kafiris. Il dit, alayhi sallatu wa sallam, vont devenir moins importants auprès d'Allah que quoi Que Al الْجُعْلَانِ ici, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je ne sais anglais, c'est dung beetle. Ok, c'est uh, c'est un insecte comme ça, à fond? Oui, exactement ça. Non celles qui poussent des boules comme ça et des choses qui sont même des choses qui sont najis des choses des, des, des choses qui sont sales ou autre chose mais qui les poussent de l'avant alors lui c'est la même chose il prend des choses quelqu'un qui est mort dans le jahiliya sur le kufr et il va lui donner de l'importance mettre de l'avant alors auprès d'Allah il va devenir moins important qu'une qu'une telle insecte donc là il faut faire très attention première chose donc se vanter de ces de, euh, de notoriété ou bien il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam watta'nu fil ansabi Apparen, c'est la critique, c'est l... c'est d'insulter les unsels, les origines des autres. Ça, c'est parmi les pratique de l'jahiliyya, y Ibn toi le fils de tel, toi le fils de tel, toi le fils d'esclave, toi le fils de telle chose. Alors il dit le Prophète ça c'est des choses qui font partie de Même taala anhu, un grand compagnon du Prophète sallallahu wasallam que le Prophète sallallahu alaihi wasallam aimait, mais le jour où il a quoi, insulté quelqu'un par sa mère, il a dit quoi le Prophète sallallahu wasallam, Tu es un homme dans lequel il y a encore des traces de de jahiliya troisième chose il dit le prophète wa sallam, le fait de faire les de le par les étoiles et par les, et par les astres que ça ça fait partie encore une fois de des pratiques de al que il va toujours y avoir des oumma des gens de la oumma du prophète sallalahu qui vont faire une telle chose on va le voir dans un petit moment que c'est arrivé même lors du temps du prophète sallallahu alayhi عليه ok? Que il y a certains des Sahaba qui avaient encore cette, ces petites traces-là de Jahiliya attribuées quoi? La pluie au Anwa. et dans certains pays arabes en Afrique du Nord aujourd'hui, dans certaines régions, la pluie ils appellent ça Anou. Ils appellent pas ça Al Mata, ils appellent ça Anou. c'est Anou. Ok? Donc c'est la même chose ici. C'est des traces de Al Jahiliya et la quatrième chose, il dit le prophète sallallahu wa sallam, parmi les choses qui restent ici de des traces de Jahiliya dans sa umma, il dit Alisratu sallam waniyahatu niyahha ça c'est un autre péché majeur grave aussi c'est quoi c'est de lamenter le décès les lamentations lors d'un décès ok surtout en général ça vient des femmes c'est pour, pour ça que le prophète il a parlé de en général en général ça vient des femmes parfois des hommes aussi mais euh, en général ça vient des femmes c'est celle qui crie celle qui taltom elle va se la tête frapper comme ça le visage ainsi de suite qui va en quelque sorte euh, comment dire Déchirer les habits ou autre chose, ok. Donc ça c'est des choses de el jahiliya et c'est un péché majeur wa taala. Il y avait une question Oui. Tout à fait. Comment ça se dit j'ai pas compris. Наам. Наам. Tout ça, c'est des choses de jahiliyya. Okay? Tout, tout entre wala que le wala de l'islam, incluant le wala du nationalisme. Okay? Nationalisme, ici, faire un wala khuwatu. Donc là, ça touche à d'autres domaines de l'akida, comme le wala ou le bara. Okay? Donc, tout, au moins, regardez, le, les trucs de jahiliyya ici que le prophète Salasim il a mentionné, par les origines, c'est moins grave que le nationalisme. Parce que même si c'est interdit et non fondé, mais il y a quoi, une certaine justification qui est, une certaine justification qui est quoi Rationnelle, il y a un certain attachement normal ici à là, d'un point de vue biologique, ok C'est mon père, c'est mon grand-père, c'est la question ici de la famille qui est, qui est un foyer naturel dans la vie humaine, c'est Allah Azza wa qui l'a créé. مَمَ اللَّهَ عزَوَجَلْ إِلَّا قَوَا إِلَّا نَوْمَهِ إِلَّا نَوْمَهِ إِلَّا نَوْمَهِ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَنْ وَقَبَئِلَ Alors, ce, ce point en tant que tel n'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est lorsque ça dépasse les limites et que ça devient quoi فَخْرُنْ De la fierté excessive. taali Ou bien ça devient quoi pharon euh, de la fierté d'ancêtre qui serait mort sur le coffre ou bien c'est attaquer les origines des autres il y ya bla le fils de tel vous telle tribu voilà qui le nationalisme quoi ça ça n'a aucun c'est une invention quoi moderne c est, c' euh, c'est l'état moderne en quelque sorte l'état civil basé encore une fois qui vient qui vient de qui vient d'une du conception plutôt occidentale de ce qu'est un état, ce qu'est un peuple et ainsi de suite et que tu as grandi avec ça, tu t'affilies à ça. OK Donc oui, les affiliations nationalistes, ça c'est de là Jahiliya abolie par l'Islam depuis le tout début que le wala en Islam c'est avec quoi Innamal mu'minuna ikhwa silu wala de Chouatul Islam de l'Islam. Après ça, oui, il y a d'autres wala'at. ok? Si moi je suis waalion, j'ai un waala, j'ai mon alliance avec toute la umma des musulmanes du Prophète sallallahu alaihi wasallam. Alors il y a pas de mal après ça avoir un certain waala plus fort pour qui, pour les mu'minines seulement les mu'minines, pas tous. Les mu'minines de ma tribu, qabilah, et plus encore les mu'minines de ma De ma famille. Ça, c'est un wala normal, traditionnel. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas son père plus que les autres. Plus que les autres euh, musulmans. ok Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas sa mère et son frère plus que les autres euh, musulmans. Tant que c'est un wala d'islam. C'est normal. C'est ton père et ta mère et tes frères et tes sœurs. Après ça, c'est ton grand-père et ta grand-mère. et a aussi tes, tes tantes et tes, tes oncles et tes cousins. C'est normal. Ça C'est normal que tu vas leur attribuer plus d'importance que les autres. C'est clair Non. نعم rest, inşallah, و نست ان شاء الله على الوجل 1. avant صلاه на باذن الله سبحانه وتعالى دونك لو dernier حديث ici لهما rapporté par Bukhari бухари Muslim il dit le prophète عليه الصلاه والسلام وبياخه عاذي بن خالد رضي الله عنه للصحابي اللي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس لو بروفيت صلى الله عليه وسلم Prière de après al l'événement de Hudaybia qu'on couvre dans la Sira et c'était suite à une pluie nocturne la nuit avait de la pluie alors le prophète صلى alayhi wa sallam il a dit juste après il s'est adressé aux gens il a dit ça est-ce que vous savez ce que votre Seigneur ce que il a dit ils ont dit Allah wa Rasuluhu c'est Allah et son messager qui le savent il a dit Allah il a dit أصبح que ce matin il y a parmi mes serviteurs un moumin et un kafir ici c'est pas le kafir wallahu taala aalam c'est pas le kafir ici qui a rejeté complètement le message de l'islam s'il se relie encore une fois à ce qui est arrivé lors du temps de as-sahaba alors il dit alayhi salat wa salam que allah azza wa jalla il dit fa man qala motirna bi fadl wa rahmatihi celui qui dit on a reçu la pluie par le fadl Le, le bien d'Allah, Azza wa et sa miséricorde. Ça, c'est le dua à dire lorsqu'il y a la pluie. En, en, entre autres, il y a plusieurs. « Allahumma sayyiban nafi'an » Mais il y a aussi ce, ce dua. « M'antirna bifadlillahi wa rahmatihi » On a reçu la pluie par quoi Le bien d'Allah, Azza wa par son don et par sa miséricorde. Encore une fois, « Hesnu » C'est votre votre destination, c'est la forteresse du musulman. Et dit le prophète, « Mouakafirun bi » C'est qui le kafir ici Celui qui a renié le bien d'Allah Azzawajal. C'est celui qui a dit quoi euh... Celui qui a dit « On a reçu la pluie par le naou de Kada et de Kada. » Par l'astre de tel et de tel. Vous comprenez qu'une fois ici, dépendamment de l'intention de la personne, si la personne, elle le dit en faisant référence à une cause. « Ah, il y a eu tel changement, c'est pour ça que la pluie elle est tombée. » en croyant que c'est Allah Azza wa Jall qui a créé ce changement Subhanah wa Ta'ala shirku asghar si la personne elle croit vraiment que c'est l'astre en tant que tel qui a changé de place pour faire descendre la pluie alors là c'est shirku akbar ayadun billah Subhanah wa Ta'ala et euh n'am na et il y a aussi le la ayah dans le Coran Karim dans sourate Al-Waqi'ah encore une fois ça commence à partir de fala bi mawaqi'i النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم الى que vous avez en référence dans les notes de cours ibn abbas il dit que ces versets là ils sont reliés à ce qu'on est en train de, de mentionner ici ça veut dire la question de al et du changement des astres et de son lien avec avec la pluie wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala